Celle avec en plus le service Crefle, c'est dans nos 75 magasins et sur Crefel.be. Le meilleur prix, service prix. <t> en> Energy. Energy. <t 'en> Dites, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez dit oui. Faites-vous plaisir. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est lundi, mais la bonne, Marie, c'est qu'on est là. La direction d'énergie a pris quelques congés mérités sous les tropiques. Il faudrait quand même que quelqu'un les appelle pour les prévenir que c'est du grand n'importe quoi le matin. Vous êtes sûr qu'ils ont validé ce duo de branquignoles 6h-10h Les touristes sur énergie. Enfin la bonne, ça c'est euh, vous qui nous direz, en tout cas c'est lundi. On est les touristes, on est là sur énergie. Salut Milo Ça va une Gavine Bah écoute, ça va. Comme le, comme le lundi. Comme le lundi. Ouais, <rire> je t'avoue que c'est toujours le jour le plus compliqué, je ne sais pas pourquoi. mais C'est pas, euh, pas le mardi le plus compliqué bah, Ça non. dépend, on verra demain On, verra. <rire> on en reparlera demain matin. Y'a Anne-Lo de la rédaction qui est avec nous ce matin. Salut Anne-Lo. Salut les amis, vous allez bien Bah écoute, oui, ça va. Un bon week-end. Bah parfait. Ah quest ce qu'il fallait pour faire un bon week-end. Alors j'ai mal commencé la semaine à moi. Ah pourquoi Parce que ce matin quand je suis venu à la radio, j'ai tué un oiseau. Oh non Ouais énorme, j'ai pas de musique de triste, mais sinon j'en aurais mis une. vraiment, ça m'a pourri mon trajet, vraiment totalement. Bah oui Il y avait un petit truc sur la route, de loin je voyais pas ce que c'était, je me suis dit je vais quand même me mettre sur le côté, et au moment où je me mets sur le côté, il a choisi le même côté. On a tous les deux choisi le même côté. Oiseau contre voiture, oiseau a fait shpouk. Oh non, et ça fait gros Ouais, ça a fait je chpouc euh, ou aseux Ah oui, quand ouais, bien, Ça a mal commencé Mais on, on va bien corriger <rire> le tir Puisqu'aujourd'hui on va vous filer euh, du cadeau J'ai la compile énergie partie J'ai des places pour le parc Walibi Alors, On va en offrir euh, toute cette semaine Et puis on vous envoie au total 24 heures de spa Ça c'est jusqu'à mercredi oui. on, on va vous offrir plein plein de cadeaux cette semaine On va se faire plaisir Oui ça va être sympa hein. Moi je la sens bien cette semaine En plus spa ça va être chouette En plus tout à l'heure on va jouer au Jute et touristes. J'ai ramené ma guitare, voilà, ne oh loupez la pas la ça la Énorme la concert la dans le studio d'énergie ce matin Il y aura David Guetta et Kit Kuddy pour la suite <rire> Et puis là, on s'écoute Drake à 6h03 Bienvenue <rire> pour avec tout le monde Merci d'avoir choisi, Énergie Tout l'été, les touristes réveillent la Belgique Sur Énergie Baby, I like you so. on your ways Front way, back way You know that I don't play Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. O T, O T, There's never much love when we go, o T. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got an a Hennessy in my hand One more time before I go. I have power's taking a hold on me. I need a one dance. Got an a Hennessy in my hand One more time before I go. Higher powers I was taking hold on me Baby, I like your style so. Strength and guidance All that I'm wishing for my friends Nobody makes it for my ends I had to bust up the silence You know you gotta stick by me Soon as you see the text reply me I don't wanna spend time fighting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 See in my head, one more time for I go. I powers taking a hold on me. I need a one dance, got a NSC in my head. One more time for I go. I powers taking a hold on me. I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best that would be for me. Uh, hey, hey, hey, uh, yeah, yeah. Uh, hey, hey, uh,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 Hey, hey, hey, hey. Sleep all day, gonna pack it up, pick it up, be on my way, cause I'm motivated, dedicated. It's a man revolution, love is the solution. No man can escape evolution, so we have to free our minds divine find mission. Some new FAA. C'est la bonne question, tiens, pour le lundi. Ah oui, you awake Donc, sommes-nous Réveillés. Bravo. Prise d'anglais. On a 6h13. Bienvenue, c'est des touristes. Bon, ce matin, on a de l'actu pour vous, puisqu'on est euh, le lundi 25 juillet déjà. J'ai envie de dire. C'est euh, euh... méga vite. Quasiment -moi, un mois d'émission ensemble. C'est fou, non Voilà. Oh et tu me déranges toujours pas, c'est fou Eh bah J'aurais voulu te répondre pareil. Alors, Eloise, quelles sont les nouvelles aujourd'hui Quelles nouvelles Alors, quelle nouvelles Mais il faut savoir que le 25 juillet 1909, eh bien, ça a été la première traversée de la Manche en avion par Louis Blériot. Blériot, si on lui, je le dis bien. C'est pas Blériot Blériot, c'est le mieux. Ouais, ah ouais as raison. En est bien. Et c'était de Calais à Douvres, et en 37 minutes, tu le faisais. C'est pas mal, hein C'est elle qui est censée faire les trucs d'histoire. Tais-toi, c'est bon. Je, je pensais que personne n'allait voir. Donc, il a traversé la Manche pour la première fois en avion et euh, il y a survécu. Et il y a survécu, mais c'était 37 minutes quand même. Hein. 37 long, hein. minutes, ouais. Et voilà, bref. Sinon, sinon, c'est jeudi, ça a été la journée la plus chaude qu'on on a pu avoir au Koweït. 54 degrés. 54 degrés. C'est énorme, hein. Attends, moi avec 37, j'étais au bout de ma vie avec le ventilateur <rire> et la clim. 54 degrés. T'imagines. Oh bah d'accord. Mais il y a ah. aussi des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Eloïse, écoute ça. La news à ne pas louper sur Énergie. Et surtout, vous aussi, écoutez ça si vous envisagez par exemple de bientôt... Vous mariez Ah mais c'est pour toi alors Non, ça, non vraiment pas <rire> Moi j'ai donné dans ce domaine Et euh, J'ai fait une performance moi mais on en parlera pas Alors, on parle de Kim et euh, Dan Wulnov Alors je sais pas pourquoi dans mes news Toujours les gens ont des noms improbables C'est vrai Déjà, bah, Dan ça va et Kim aussi, euh, aussi mais bon. Kim et Dan Wulnov Donc euh, ils se sont mariés C'était donc le plus beau jour de leur vie Mais ils avaient un rêve Ils voulaient faire un mariage entièrement avec de la récup Oh trop bien Ouais trop bien mais en même temps Qui a cette idée de se dire oh, Tiens pour mon mariage je veux faire de la récup. C'est vrai, mais en même temps, t'as as toujours envie d'être original pour l'instant. Donc euh, y a les gens se trouvent bon. des idées lou loufoques. En général, on va être d'accord, toutes les filles qui nous écoutent, dites-moi si je me trompe, mais vous voulez le plus beau jour de votre vie, la plus belle robe, tous les trucs les plus classes, tout ça. Donc c'est étonnant quand même. Bon. C'est vrai. C'est vrai que surtout la robe, moi je prendrais pas une, une seconde main. Ah ben vrai. voilà, mais ici justement, Kim, elle a pris une robe de seconde main, mais cela dit ça c'est pas très grave parce que c'est quelque chose d'assez tendance, je pense, aujourd'hui. Euh, mais euh, ils ont fait leur mariage à moins de 4000 euros Alors attention, alliance forgée dans du métal recyclé. <rire> euh, mobilier fait maison donc la robe de seconde main euh, on est d'accord euh, par contre ce qui étonné, c'est euh, nourriture périmée <rire> non. <rire> moins classe. Oh non moins classe non ouais. eh écoute c'est comme ça nourriture périmée mais attention je dis ça mais il faut donner une précision c'est qu'en fait ils ont fait appel à, à une association euh, qui elle utilise de, la nourriture qui est jetée par les supermarchés et donc c'est périmé sur la date mais elle est tout à fait propre à la consommation un ah, peu bien alors oui d'accord si ouais, finalement c'est bien oui finalement enfin, c'est pas mal on, on ne sait pas si les gens ont été malades toute la nuit <rire> mais 4000 euros quand même hein, ouais. C'est que de la récup, bah, franchement c'est quand même cher Ouais mais si tu peux y aller, ça dépend, on dit pas combien il y a eu d'invités euh, Tout ouais, ça, donc ça euh, on peut y aller Alors que tes récupers c'est aussi <rire> Que pour la nuit de noces, euh, qui m'avait récupéré de La lingerie de ma vie oh Non, non, non C'est moi qui le dis pour rigoler <rire> <rire> Tous les matins, pendant les vacances Les touristes sur Énergie Tout l'été, Energie rembourse vos vacances. Vous n'y croyez pas À tout moment, les animateurs d'énergie vous appellent en direct pour connaître le montant de la facture et vous remboursent immédiatement. Faites-vous rembourser vos vacances pendant tout l'été sur Énergie. Inscrivez-vous maintenant sur Energy.be. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be Tous vos hits sont sur la triple compil Energy Party Hits 2016 avec Justin Timberlake, Sia, Enrique Iglesias Los Frequencies, Jennifer Lopez et Imani Energy Party Hits 2016 En vente sur Energy.be et partout en Belgique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 clair sur énergie énergie. Calvin Harris, Rihanna, c'est la suite des hits. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.de slash investir. AXA, réinventons la banque. Et à 6h36, l'heure du Flash, le Flash Info d'Anne-Laurence de Rons. Salut anne laure Bonjour Kevin, bonjour à tous. L'Allemagne est bousculée par différents faits ces dernières heures. Hier soir, un homme s'est fait exploser devant un festival de musique en Bavière. Il s'agit d'un réfugié syrien de 27 ans dont la demande d'asile avait été rejetée. Le ministre de l'Intérieur n'a pas exclu la piste d'un attentat islamiste. L'homme a blessé 12 personnes. Ce nouvel incident survient dans une Allemagne sous tension marquée par la succession d'actes violents, en Bavière principalement. Hier, un demandeur d'asile syrien a tué une femme et blessé deux autres personnes à la machette. La veille, une fusillade sans lien avec le terrorisme a été menée à Munich par un jeune souffrant de troubles psychiatriques. L'adolescent a tué neuf personnes dans un centre commercial. À ce propos, la police allemande a annoncé avoir interpellé hier un adolescent afghan de 16 ans, ami de l'auteur de la tuerie. Il est soupçonné de non-dénonciation de crime. Il aurait été au courant. La semaine dernière, quatre passagers ont été agressés dans un train régional en Bavière toujours par un adolescent demandeur d'asile. Cet acte mené à la hache et au couteau est le seul qui a été revendiqué par l'État islamique. Chez nous, ça y est, l'été a enfin commencé. La météo est propice au barbecue et à la bronzette. Les commerçants de la côte belge se frottent les mains après un mois de juin qui avait été catastrophique, je vous le rappelle. Avec le retour du soleil, un demi-million de touristes a rejoint le littoral en quatre jours. On passe au sport, en cyclisme. L'allemand André Greppel s'est imposé au sprint hier sur les champs Élysées lors de la 21e et dernière étape du Tour de France. C'est le Britannique Chris Prome qui a remporté cette 103e édition du Tour. Il s'agit de sa troisième victoire après 2013 et 2015. Enfin en Formule 1, c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé hier en Hongrie pour le 11e Grand Prix de la saison. Avec sa cinquième victoire cette année, il prend la tête du classement. Nico Rosberg termine juste derrière son coéquipier. On va aller commencer comment cette semaine euh, pour la météo C'est plutôt bien. Disons que ce matin, le ciel sera souvent très nuageux, avec un peu de bruine par endroit. Et puis cet après-midi, ça s'éclaircit. Le soleil reviendra à partir de l'ouest. Quelques averses locales pourront toujours se déclencher. Mais elles seront très peu nombreuses. Les maximas se situeront entre 23 et 26 degrés. C'est pour ça que tu as mis ton euh, bikini dans ton sac Oui, exactement. Les je... bikinis, aujourd'hui Je prévois, oui, c'est vrai. Parce que je vais chez mon ami après faire un petit plouf. D'accord. Mais écoute, on revient avec. Hein. Moi, j'ai le mien aussi. Vous êtes le bienvenu. <rire> Bikini. Le petit haut comme ça Je le sens bien <rire> <J 'aime> bien <rires> Dans quelques minutes euh, on va parler des dix prénoms les dix filles qui sont apparemment les plus euh, nuls au lit. Oh oui. Arrête, ça va être l'annonce du jour. <rire> on va tout y balancer donc la vraie question est-ce que Eloïse est dedans Ah, tu vas de fils le mettre dedans, rien que ah, ce de moi. Je peux peut-être truc un peu le bazar, il <rire> y a peut-être moyen. Et puis avant ça, euh, avant d'écouter Kaigo sur Energy, on va vous filer des places pour le Parc Walibi. Oui Parc Walibi, ça c'est l'éclate total pour l'été. Oh j'adore ce parc Avec la nouvelle attraction dont j'oublie tout le temps le nom. Pulsar Le Pulsar, <rire> si vous voulez aller tester Pulsar. On a du bon plan pour vous, on va jouer au jeu des touristes. Aujourd'hui j'ai sorti où est-ce qu'elle est, -ce qu est. Ah, ah il a sorti sa euh, guitare, euh, au secours J'ai sorti ma guitare <rire> Faut savoir que, que Je que... suis un rockeur Voilà que Kevin ne sait absolument pas Jouer de guitare J'ai fait des tutos Youtube D'accord appris... Attends j'ai appris à faire un truc Attends je vais essayer De le faire tintin, tintin, Attends attends, je vais essayer J'y arrive pas non, Oh mais ça marche là pas là là, Oh mon dieu Attends attends Je vais y arriver Mais c'est quoi que t'as appris tintin, tintin. Non ça marche pas Mais je vais te prendre parce que ça je le sais au moins Ah ouais tu sais le faire Je pense ouais Oh là là, cours de guitare en live <rire> allez, allez, Je vais faire ça d'ici tout à l'heure en, en tout cas vous allez devoir reconnaître les musiques que je vous joue Qui sont des musiques qui passent tous les jours sur énergie Je vais jouer de la guitare, je vais chanter, je vais donner de mon corps et de ma personne Ah oh là, là mon dieu ah, vous, On va passer un bon moment <rire> Ça va être bien Alors si on veut participer au jeu des touristes Si on veut gagner des places pour le parc Walibi Qu'est-ce qu'on fait eh bien on envoie le code Walibi au 78 Walibi 78, 1 euro le message À vous de jouer c'est maintenant On vous appelle dans 10 minutes et on joue avec vous. 6h, heures, 10h, heures, les touristes avec Kevin et Eloïse sur Energy. Vos votes vont désigner les top DJ mondiaux. Qui allez-vous récompenser cette année? Cette année beat, hey, this is Tiesto. This is, a... this is Dimitri Vegas like Mike. Beau this, is Vici. This, is David this is Calvin Harris. This is Armin Van Buren. Hey, is Martin hey everybody, this is Hardwell. Energy présente les Energy DJ Awards 2016. Votez maintenant sur energy.be et le 12 octobre.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 Grâce au solde Ego, votre rêve d'une nouvelle cuisine n'a jamais été aussi proche. Design contemporain, bien équipée et posée par des professionnels. En juillet, Ego vous offre 35% de remise sur votre nouvelle cuisine équipée et 60% sur les modèles d'exposition. Ego, la cuisine de magie. vie.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 See many bullets coming through, metaphorically, I'm the man But literally, I don't know what I do I'd live for you, and that's hard to do Even harder to say when you know it's not true Even harder to fight when you know that tonight There when people back home who tried to you But then you ignore the still All these questions, they're falling Like who would you live for, who would you die for And would you ever give? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh I'm falling, so I'm taking my time on my ride Taking my time on my ride Taking my time on my ride I've been thinking too much help me oh. Energy Standing in the cold and the frozen wind I'm leaving you behind but it's not the end, no no, no, walking on a plane as I hold my breath, it's gonna be weeks till I breathe again. No, no, no, I know that you hate it, and I hate it just as much as you, but if you can brave it, I can brave it, brave it all for you.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 Feel alone, can always find me We've got a wild love raging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 Cause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on to something You should go and love yourself When you told me that you hated my friends The only problem was with you and not them And every time you told me my opinion was wrong and tried to make me forget where I came from And I didn't wanna write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone up And baby I'll be moving on And I think it should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that My mama don't like you and she likes everyone And I never like to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on But now I know I'm better sleeping on my own Cause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself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 14 h 48 c'est les touristes sur Énergie. On va s'écouter Boosty. Ah, je l'aime bien ce hit. -on. Il est chouette, hein Ça va nous donner mars lundi matin. Merci d'avoir choisi Énergie. Bon réveil, tout le monde on est avec vous jusqu'à 10h, on est là toute la semaine, hein. tout l'été On est surtout là jusqu'au retour du Réveil du Roi au mois de septembre Là on nous fout dehors, allez dégagez, Ouais. Bah je sais pas finalement, on va peut-être rester, non Ouais, je, je sais pas si on va leur rendre les <rire> On va séquestrer Olivier du Roi, je vous promets pas qu'on va le laisser revenir Je vous promets rien, on va s'accrocher au micro sans gêner et on bougera plus Bon, il vient de Bastogne, il a 24 ans, il s'appelle François Ce matin on accueille François, salut François Coucou François oui, t'as déjà fait un accueil pareil en radio Ah Non, c'est la première fois. Grande classe, hein, <rire> grande classe. Bon, François, ouais, j'ai de la chance. Ouais, ouais t'es un peu notre auditeur VIP. Premier auditeur du matin, premier de la semaine. Euh, voilà, lundi matin, tu fais quoi toi, François ouais, Je suis boulanger. Tu es boulanger. Ah, oh là là Oh, oh Boulanger à Bastogne. Alors oui. euh, François, tu n'es peut-être pas sans savoir ou en tout cas tu vas l'apprendre. Euh, Aujourd'hui, Lohan va venir faire des défis sur le coup de 8h à Bastogne. Je sens que Lohan va passer nous chercher le petit déj. Je sais pas pourquoi. <rire> Je le sens bien. Et elle s'appelle comment ta boulangerie François Au délice de Marie. Ah, on retient bien. On retient bien. On a bien, bien noté le nom. Bon, et François, ce matin, tu joues avec nous pour des places pour le parc Walibi On va t'envoyer à Walibi en tout cas, je l'espère. Il y a deux places à gagner. On va croiser les doigts pour toi parce que tu vas jouer au jeu des touristes. Et ce matin, le jeu des touristes, c'est moi. Euh, j'ai ma guitare, François. Oi, oi, oi, oi. Je vais oi, oi. la chercher. Aïe, aïe, aïe, On est pas, oi, ah, on est pas que... sauvés <rire> du tout. Il va pleuvoir. Là, après. Oh, <rire> vous allez vous tout de <rire> suite, là. François, là, tu n'es pas sans savoir que j'ai failli être le guitariste de Iron Maiden, de plein de groupes comme ça. Mm -hmm. euh, de Linkin oui, Park pas. aussi. Oui, oui, oui. Ils oui, m'ont contacté. J'ai dit non. Attends, <rire> trop de talent. Bon, François, alors, euh, je vais te jouer deux de chansons. Enfin, si on peut appeler ça des chansons. Qui sont deux Hit énergie. Et euh, tu dois les reconnaître, évidemment. Si tu les reconnais, eh bien, tout simplement, on t'offre euh, tes places direction le parc. Oui. Ouais, parfait. Ça l'a fait déjà marrer. Mais bon. je dis mal, je vois de ta tête en train de se... <rire> François, écoute bien. 1, 2, 1, 2. Testing 1, 2. Euh, voilà, non, je suis un peu mal à l'aise euh, Vas-y, vas-y Écoute bien François hein. Oui. Tourne et tourne et tourne, tourne Autour du monde Il y a qu'à tourner Tourne et tourne et tourne, tourne <rire> encore Quelques Qu secondes Tourne, tout tourne tout autour de moi, de moi. <rire> Tu la ou ça suffit oh. Tu le tu, tu tiens tu <rire> Bof, non pas vraiment. Non, attends, attends pas Alors, mais elle commence le début au moins. Tu veux que je le fasse le début? Il fait nuit. Ah, mais attends. Dehors. Il fait chaud. Dehors. Ah ouais, non, c'est bon, je l'ai. Ouais, ouais. Ah, j'ai besoin d'oxygène. Moi, je joue, je donne de toute ma vie, et elle, elle, elle te fait juste des paroles, et tu là? prochaine. Bon François, tu penses à qui? Louane. Ouais Louane, On a un premier point déjà. On a le premier point. Il en manque plus qu'un. François écoute bien, c'est la deuxième, je vais diminuer un petit peu le son, voilà, comme ça on mais... entend mieux, on entend mieux la guitare que mais... <rire> C'est des accords quand même impressionnants. Alors, écoute bien, c'était euh, numéro 1 du 8 énergie il y a très peu. Et, et je te fais directement le refrain, hein, ce sera plus facile. Ouais, ouais. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Oh là là Donner un sens à mais pourquoi Tu as tué la mort, qui dormait là, qui dormait là, dans mes bras. You're the one that make me miss bra. Ouh I've been looking for you. <laughs> like the melody of my song. Amir. <laughs> <laughs> Michel Bose. <laughs> bon uh, François. Oui. J'ai l'impression que tu n'as pas d'idée. Um, ouais non. Amir, allez. Ah! <laughs> Tu penses à Amir <rire> tu, penses, tu penses que c'est Amir Est-ce que ouais, François penses a reconnu mon talent Attends, je pose ma guitare parce que là je sens que je vais la péter. François, j'ai une bonne nouvelle tu pars au Parc Walibi. Ah, <rire> oh, parc Wallibi, merci. Et c'était pas gagné d'avance. Bon, je vous le promets, d'ici la semaine prochaine, je vais aller faire des tutos YouTube. Mais écoute, il ouais, y, y a du talent, il y a du potentiel. On retient quelque chose. Et François, lui euh, dis ouais, pas ça, s'il te plaît. François, est-ce qu'on n'organiserait pas un énorme concert dans ta boulangerie à Bastogne non, On peut, on peut. On oh, à quelque chose. Dis à mon téléphone portable qui vient de m'annoncer une alerte pluie là. Ouais. <rire> C'est un peu dommage. Bon, bah écoute, François, éclate toi bien avec les places pour le parc Walibi. Et évidemment, tu reviens chez les touristes quand tu veux. Parfait, merci bien Ciao François, à bientôt Allez, bonne journée Les Touristes sur Énergie Je ne serai plus jamais seul On ne sera, sera, sera plus jamais seul Je ne serai plus jamais seul On ne sera plus jamais seul On sera plus jamais seul I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of Mais je Je Watch these people look so happy all around My friends are gone I'm all alone on and on and on, and on. Je me balade dans une de ma ville Je tape dans les canet ça me fait mal tout le monde est speed, je me sens tellement inutile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 qu'on attend. Tous les matins, le moment où Héloïse prend sa petite feuille et où elle nous lit à 6h55, l'horoscope de ce lundi 25 juillet. Oui, on commence avec les béliers qui viennent une proposition professionnelle intéressante s'offre à vous aujourd'hui. Les taureaux, vous avez besoin de vérifier que vous pouvez toujours séduire. J'ai mon nuit. Oh, arrête, c'est pas ça. vrai. <rire> les gémeaux, vous êtes très fusionnels avec l'être aimé. C'est du pipeau ça Mais t'arrêtes, oui, c'est pas du tout du pipo, c'est vraiment ah, vrai. Continue, continue. cancer on remarque votre sérieux et votre ri rigueur pardon. Les lions n'acceptez pas de vous laisser dépasser par des imprévus. Vierge, une rencontre très positive peut chambouler votre vie. Les Mais balances... qu'est-ce que tu racontes <rire> les balances soyez plus souples avec vous même les scorpions vous font un effort de créativité dans le cadre du travail je vais te tuer toi Sagittaire soyez patient vivez le moment présent les capricornes vous faites preuve de sérieux dans l'accomplissement de vos tâches tu ne me vois pas les berceaux le moment est tout indiqué pour discuter et partager votre opinion comment se ouais Là, ça pas ça de... devient vulgaire là. Pas vulgaire entre nous. <rire> et puis on termine avec les poissons. Vous êtes sur le point d'entamer un nouveau projet professionnel. Qu'est-ce que t'as euh... <rire> J'adore péter tes horoscope Mais tu vas jusqu'au bout, un grand professionnel. Je suis fier de toi. Merci mon gars. <rire> 6h10h, les touristes avec Kevin et Héloïse sur Énergie. bright like a diamond Shine bright like a diamond Find light in the beautiful sea I choose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky You're a shooting star I see A vision of ecstasy When you hold me, I'm alive Well like diamonds in the sky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 solde XXL, la qualité et le service Greffel Vite, plus que quelques jours pour en profiter. Greffel. Merci de vous réveiller sur Energy ce matin. C'est les touristes avec vous. Il est 7h. Coucou tout le monde. À 7h, voici le rappel des titres de l'actualité d'aujourd'hui avec Anne-Laurence Delon. Salut anne Bonjour à tous, plusieurs attaques meurtrières se sont succédées en Allemagne ces dernières heures. Hier, un réfugié syrien de 27 ans dont la demande d'asile avait été rejetée s'est fait exploser devant un festival de musique en Bavière. 12 personnes ont été blessées. Quelques heures auparavant, un demandeur d'asile syrien tué une femme et blessé deux autres personnes à la machette en pleine rue. La veille, une fusillade sans lien avec le terrorisme a été menée à Munich par un jeune souffrant de troubles psychiatriques. L'adolescent a tué 9 personnes dans un centre commercial. En Libye, les corps de 41 migrants ont été récupérés sur une plage près de Tripoli. Ces corps sont morts noyés. Ces personnes, pardon, sont mortes noyées en tentant de rejoindre l'Europe. Chez nous, on constate un boom des défauts de paiement pour le gaz et l'électricité en Wallonie. Plus de 18 000 compteurs à budget ont été placés en 2015. En sport, c'est le Britannique Chris Froome qui a remporté la 103e édition du Tour de France hier. Il s'agit de sa troisième victoire sur le tour. Et puis en Formule 1, c'est Lewis Hamilton. Qui qui s'est imposé en Hongrie hier pour le 11e Grand Prix de la saison. Ça s'annonce plutôt pas mal du côté de la météo ce matin Ouais, non pas ce matin, des nuages, avec ah, un peu de bruit. Mais par contre, les éclaircies nous reviennent dans l'après-midi, et puis il fera entre 23 et 26 degrés. C'est pour ça que tu fais la météo, et pas moi. Hein. <rire> enfin, parce que je dis des conneries, <rire> c'est comme ça. Dis votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Di. Faites-vous plaisir Et à 7h02, on se réveille avec vous. Bienvenue tout le monde c'est Les Touristes. Le réveil du roi est en off pendant les vacances. Pour assurer l'intérim, on vous a dégoté deux animateurs. Pas cher. Bon, ce sera pas terrible, mais il va falloir faire avec. Heureusement qu'on a les bons jingles et de la bonne musique. Tous les matins, 6h-10h, Les Touristes sur énergie. Et à 7 h j'adore ce que je viens de lire sur Facebook C'est euh, un utilisateur de Facebook Quelqu'un qui a décidé de poster Une proposition à Charles Michel Après Pokémon Go, il euh, le propose euh, Cherche un job Go, donc tu pars dans ta ville Et tu cherches un job C'est pas mal, enfin, Voilà. vous avez de bonnes idées quand même hein. Sympa, ça peut être sympa en fait hein. Euh, Sérieusement, je suis allé au parc de la Boverie euh, Ce week-end, et la semaine dernière J'étais sur la grande place de la ville de Ouïe, donc euh, Dans la région de Liège, j'ai vu des gens partout Qui capturaient des Pokémon, qui ne quittent même pas Des yeux le smartphone, ça m'a fait peur. Moi franchement j'ai vu des voitures s'arrêter et je voyais qu'ils étaient en train d'utiliser l'application et je me suis dit mais mon dieu en voiture si tout le monde commence à faire ah, ça, bien ça, dangereux, ça va être la bagarre quoi ça va tout être ça, la bagarre. On va ça bagarre. des gens tout ça pour capturer Pikachu Donc, faites <rire> gaffe à vous soyez cool euh, faites gaffe avec Pokémon Go même si c'est très drôle. Oui, mais bon, voilà, que ça que reste quand même, même du superficiel, donc faut faire attention quoi. Bon, on a du sujet rassure. ce matin. Oui, quoi. Sujet ce matin, on va parler de tous ces petits moments de lose et de honte que nous, <rire> nos enfants nous mettent. Et euh, tu sais s'il y en a. Donc tu sais, ces moments où euh, les enfants font quelque chose qui fait que tu es vachement embarrassé. Et oui. Ouais, bon, moi voilà. j'ai plein, plein d'histoires. T'en as toi, Eloïse J'en ai plein aussi, mais c'est plus ça que mon frère. Mais vu ah, que j'ai pas d'enfant. Ah, mais... euh, ouais, ok. Ouais, je -y, te toi. raconte Ouais, ouais, je t'écoute. Écoute, on était des amis de nos parents. Et ils nous ont fait une tartiflette. <rire> Mon frère avait genre 4-5 ans tu vois mais il est très ouais. difficile pour la nourriture. Et là ma mère fait allez goûte, goûte, on est chez des invités, non maman je t'assure, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Donc on le force un peu quoi. Et puis il prend quand même une cuillère, et puis là. Oh bah, bah, non, il est y en un... Oh <rire> non <rire> Ouais ça c'est un bon moment de honte Mais à oui. limite c'est pas très grave parce que ça il peut rien Ouais attends dit devant tout le monde et tout c'est un peu quand ouais, ouais. quand même quand oui. dans voilà, pas Plus de tartiflette depuis j'imagine que le tartiflette c'est non Ah ouais. non non oui, ça marche plus Bon Anne-nous de la rédacte On as eu pas mal des enfants donc Tu dois avoir pas mal d'histoire J'en ai trois je précise euh, <rire> voilà Oui oui évidemment C'est pour les allocs de... de... je... Ah, je me souviens de deux anecdotes euh, Ma fille avait 4 ans et on partait Aux d'anvers, on était dans le train Et alors il y a une dame qui était face à nous une jeune fille qui était criblée de boutons, faut bien le dire, euh, de l'acné donc. Et ma fille euh, lui demande :« Madame, vous avez la varicelle ?» Non, non, non, non, non. Il dit en ce cas-là, qu'est-ce que tu fais tu... C'est horrible, tu te caches, tu te mets sous le siège, tu voilà. Autre anecdote, celle de mon fils. Il y a pas longtemps, on allait chez des amis. Euh, il a 10 ans. Et euh, un de mes, mes, mes copains qui était là lui dit :« Oh salut Arthur, dis donc, euh, t'as vachement grandi toi. » <rire> Et il lui répond :« Ouais, mais toi t'as pas maigri. Hein. Oh, ah, non » oh <rire> 10 ans, 10 voilà. ans, il est... Amène-le dans l'émission, on a besoin d'un sniper là oh, Ah mais avec lui, attends, il y a des anecdotes, moi je peux écrire un livre avec mon Arthur euh, Moi quand j'étais gosse, euh, je me rappelle, je suis allé à l'école, j'avais reçu tout un tout un pack d'autocollants avec euh, tous les, les trucs Disney, mais plein, là ouais. j'en avais au, au moins une centaine. <rire> et euh, le mec qui aime le fric dans l'âme, euh, j'ai amené tout ça dans une grosse boîte de lessive et euh, quand on était dans la cour de récré, bah, je faisais mes petites ventes comme ça et j'ai c'était les francs à ce moment-là. Il ah. dit, tiens, tu m'amèneras 50 francs ou euh, 20 francs pour euh, les et donc tout le monde disait ouais ouais d'accord je demanderai à mes parents et tout et puis du coup bah ma mère est arrivée ce jour-là pour me rechercher et il y a plein de parents qui se sont attroupés autour de sa voiture ah il faut commencer à la regarder <rire> Et du coup, il est où le dealer Qui, qui, qui est le responsable Et du coup, <rire> je ne savais plus où me mettre... <rire> je te laisse imaginer la situation. Mais voilà, toutes les conneries qu'on a fait quand on était gosse, toutes ces histoires euh, qui font que vos enfants vous ont mis la honte, il faut que vous nous les racontiez. Alors dites-nous euh, comment s'appellent vos enfants et quelles sont les histoires où vraiment ils vous ont mis dans l'embarras. Ils vous ont foutu la honte. On veut tout savoir ce matin et pour nous le dire, eh ben, on a ouvert la ligne SMS. Alors, ligne SMS, c'est 3018 3018 et euh, tu es connecté sur le Facebook Énergie Belgique. Oui, je suis sur la page Énergie en Belgique. Belgique et j'attends tous vos messages. Ouais à vous de jouer, racontez-nous tout ce que les enfants ont fait comme bêtises 3018 et le Facebook Énergie Belgique. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes sur Énergie. les touristes sur énergie on va s'écouter David Guetta le hit de David Guetta avec Zara Larson numéro 1 de 8 énergie j'adore cette chanson le hit que vous entendez le plus et que vous surkiffez le plus sur énergie on se le fait c'est dans deux minutes et puis là je vous l'ai promis c'est quoi je vais vous les balancer uh -oh. les noms des dix filles Les 10 prénoms de filles qui sont les plus nuls apparemment euh, au lit. Donc pour les enfants qui écoutent, les filles les plus nuls au lit c'est les filles qui sont les plus nuls pour faire le lit. Hein. Le lendemain quand on se réveille. Je vais vérifier ta liste après parce que je suis sûre que tu veux un <rire> petit peu la. Donc ce que je précise quand même pour les enfants, donc les filles les plus nuls pour faire le lit. Donc euh, si plus <rire> tard vous vous mariez avec une fille, euh, ne prenez pas une des filles qui a ce prénom. Puisqu'on le rappelle, le jour où on se marie avec une fille, c'est pour qu'elle remplace maman, qu'elle fasse Mais la cousine, ça va, oui le ménage et qu'elle fasse le lit. Mais n'importe quoi qu'est-ce qu'on t'a appris. Bien ça, toi là, bon, et, et, écoute bien, alors euh, numéro 10, on a les Catherine. Ah ouais. ouais J'en connais, euh, ça allait. Euh, <rire> Attends, j'ai perdu, perdu ma liste. Attends, voilà, les Sylvie, numéro 9. Écoutez bien, les filles, hein, si vous êtes dans les prénoms, euh, on est en plein suspense. Les Émilie, numéro 8. Toujours pas d'Éloïse, tout va bien. Euh, les Audrey, numéro 7. Ok. Numéro 6, les Barbara. Ouais. J'en vois pas. Ça. Pourtant, Barbara, c'est. Euh, Barbara. Ouais, ouais, ouais c'est il y a un truc. Euh, les Ludivine, numéro 5. Il y en a plein. Alors, numéro 4, et une Julie. Ah ouais. Julie, tu connais pas Julie Ouais, je connais des Julie Ouais, tu connais des Julie enfin, tu leur diras <rire> euh, Numéro 3 Donc ça y est, on est sur le podium Des filles les plus mauvaises au lit euh, Numéro 3, c'est Sandrine Ah ok On en connaît une Il y en a une qui bosse Si elle si l'écoute Il <rire> euh, y a une Camille aussi Bah, il y en a une autre hein, Oui <rire> On lui fait un petit coucou aussi Et puis numéro 1 Apparemment Les filles les plus mauvaises au lit Isabelle Isabelle Donc si, il y a une Isabelle Qui nous écoute Et qui se dit Oh, pas question je ne suis pas nul au lit, on veut le savoir. Isabelle, envoie-nous un message 3018 <rire> par SMS. Dis-nous que tu n'es pas nul au lit. C'est n'importe quoi ton <rire> classement. Franchement n'importe quoi. C'est une étude très sérieuse. qui a été. Euh, très en fait, sérieuse. Est, euh, les questions ont été posées à 9585 personnes qui ont dû répondre en donnant le prénom de leur compagne et dire si elle était un bon coup au lit. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont dit « Ma compagne, elle est super mauvaise au lit. Oh, » C'est horrible. <rire> Il y a des gens truc. sympas. Énergie vous invite aux 24 heures de spa. 24 heures de spa. Bon bah au pire quand madame est mauvaise au lit, on va se distraire et on va aux 24 heures de spa. Mais c'est quoi ce truc de macho ici Pourquoi spa les voitures c'est pour les mecs, c'est aussi pour les filles hein oui, mais c'est vrai, vous pouvez venir aussi. On vous emmène voir les voitures. Ok ça va moi j'aime bien On vous y pas ouais. les conduire par contre <rire> Alors quatre entrées pour les totales 24 heures de spa De 28 jusqu'au 31 juillet Avec en plus euh, l'accès paddock Et euh, aussi le concert énergie hein. Samedi 30 juillet vous allez faire la totale des 24 heures de spa T'as vu ce jeu de mots Total 24 heures de spa <rire> Qu'est-ce qu'on rit bête. Voilà. Alors euh, si on veut gagner ce cadeau ce <rire> ah, oh, c'est <rire> Si on veut gagner ce cadeau, Qu'est-ce qu'on fait Eh bien c'est simple Vous envoyez le code SPA 78. Bon, c'est pas 78, c'est un euro le message. Bonne chance tout le monde! Hein. Nouveau chez Kitchen Market, découvrez la cuisine équipée NEC 24. Une cuisine de qualité allemande disponible de stock à partir de 1499 euros électro-compris. Moins cher et plus solide que du kit. À découvrir chez Kitchen Market. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Tous vos hits sont sur la triple compile Energy Party X 2016. Avec Guns, Justin Timberlake, Pitbull, Enrique Iglesias, Imani et Amir. Energy Party Hits 2016 en vente sur NRJ.be et partout en Belgique. Music only. Expert. Salut, c'est David Geta. Hi, I'm Dar Larson. It's music only. And you're listening to Energy. Energy. C'est en 21, bienvenue c'est les touristes gâché, On va s'écouter mes trois games pour la suite Je l'aime bien celui-là C'est vrai que ça danse pas mal hein. Que Je connais pas les paroles <rire> <rire> Je fais ce que je peux Alors, on va jouer au summer jeu ce matin On vous fait gagner des places pour le parc Walibi Wouhou un gentil baba, je suis toujours le seul à connaître cette vieille pub, je sais, je sais. Ça va, ça va, ça va. Bon, Héloïse, euh, on offre des places pour le parc euh, Walibi et euh, on va plonger dans la piscine du Summer Jeu ensemble. C'est parti. Euh, on est prêt, on y va. Déjà dans l'eau, toi Voilà. Bon, moi, direct, quand je suis dans la piscine, c'est le cocktail. En dirait que tu pipi. Et voilà. Ah, merde. Mais attends, mais. Bon, il va falloir un deuxième. C'est pas grave Alors on est dans la piscine du summer jeu On vous réexplique euh, Comme tous les jours On a euh, cette fameuse plage Qui a été installée pour nous Avec cette petite musique de vacances C'est hyper Ça fait des tentes, hein Ouais, euh, je suis bien Ouh Il y a donc. des transats autour de notre plage et de notre piscine et on est tranquillement installé au pool bar avec Eloïse. Ouais mais au loin il y a une rock star. Ouais voilà, il y a une rock star qui... qui est avec nous. Euh, <rire> pas du genre que j'imaginais à la piscine. C'est vrai, pourquoi <rire> est, pas. Pas. Bah, il est plutôt veste en cuir, tout ça d'habitude. Euh, voilà, pas trop transat. Mais euh, mais là il, là il est là, il est là, il est installé sur un de nos transats et comme tous les jours donc une star squatte sur notre transat. Mais on vous dit pas qui c'est, parce que le but du jeu c'est justement de la reconnaître, de savoir de qui il s'agit. Et pour ça, Eloïse va vous aider depuis son pool bar. Elle va vous donner trois petits indices. Alors, premier indice, il a chanté allumer le feu. Yeah allumer le feu. Euh, dire yeah. ah, bah, Bref. Ouais, moi je m'en fous, je suis un rocker. <rire> Deuxième indice, son vrai nom est Jean-Philippe Smet. Ouais. Et troisième indice, son fils s'appelle David. Facile. Donc allumer le feu. Jean-Philippe Smet, son fils s'appelle David, qui est la star energy qui squatte sur un de nos transettes. Si on a la bonne réponse, on peut gagner des places pour le parc Walibi. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on envoie Walibi au 78. Walibi, 78, on aura le message, bonne chance. 6h10, h les touristes avec Kevin et Héloïse sur Energie. A mi no me importa, que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, que vas a hacer? Decídete pa' ver. Si te quedas o te vas, si no, no me busques malas. Si te vas, yo también me voy.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 Quiero acabar ese sufrimiento que te fait djora. Energie, première. sur les nouveautés. Ok, ok, c'est maître Gims. Sur énergie maître Gims. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme moi.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 Bonjour Kevin. bonjour à tous. Des centaines de Munichois ont rendu hommage hier soir aux victimes de la fusillade à Munich. Vendredi soir, je vous le rappelle, un jeune forcené souffrant de troubles psychiatriques a tué par balle neuf personnes et fait 35 blessés. Ce rassemblement était organisé sur les lieux de la tuerie, aux abords de l'un des plus grands centres commerciaux de Munich. Une chapelle ardente a été dressée avec de nombreuses fleurs et bougies. L'Allemagne, qui est actuellement sous tension, le pays a connu une semaine noire endeuillée par plusieurs attaques meurtrières. Hier soir, un réfugié syrien de 27 ans, souffrant de troubles psychiatriques a péri dans l'explosion qu'il a provoquée près d'un festival de musique dans le sud de l'Allemagne 12 personnes ont par ailleurs été blessées les autorités tentent de savoir s'il s'agit d'un attentat quelques heures auparavant un demandeur d'asile syrien avait tué une femme et blessé deux autres personnes à la machette il s'agit cette fois d'un crime passionnel et puis la semaine dernière quatre personnes ont été attaquées dans un train régional par un adolescent réfugié cet acte est le seul à avoir été revendiqué par le groupe terroriste État islamique. En Turquie, des millions de personnes se sont réunies hier dans le centre d'Istanbul pour dire leur attachement à la démocratie mais aussi leur opposition à l'état d'urgence qui a été décrété par le président Erdogan après le putsch manqué. Chez nous, de plus en plus de ménages wallons ont du mal à joindre les deux bouts pour payer leurs factures de gaz et d'électricité. Près d'un ménage sur dix a ainsi du mal à payer sa facture. Du coup, on constate une hausse de clients en défaut de paiement. En sport, cyclisme, Chris Prom a remporté le Tour de France hier. Le britannique est le huitième coureur dans l'histoire de la grande boucle à avoir remporté au moins trois fois la plus grande course cycliste du monde. Enfin en Formule 1, c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé en Hongrie hier pour le onzième Grand Prix de la saison. Avec sa cinquième victoire cette année, et il prend la tête du classement. Ça commence sous les nuages, mais ça va changer. Ça va s'améliorer, effectivement. Ce matin, le ciel sera souvent très nuageux, avec un peu de bruine par endroits. Cet après-midi, des éclaircies se développeront à partir de l'ouest. Le mercure affichera entre 23 et 26 degrés. Merci Anne-Laurence, on se retrouve à 8h pour le rappel des titres. A tout à l'heure. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Di. Dis, faites-vous plaisir. Énergie. I can't On va s'écouter Adèle sur énergie, ça c'est euh, la suite des hits, et puis euh, là on accueille Laurence qui est avec nous ce matin, salut Laurence Coucou Salut les touristes, vous allez bien Mais Écoute, on va super bien Nous on est super en forme On va super bien parce <rire> que nous on n'a pas de gosses <rire> et Alors ce matin, euh, Laurence, on va en parler avec toi et on en parle avec vous tous qui nous écoutez, euh, ces moments de honte que nous mettent parfois les enfants, vous savez, dans certaines situations, ça peut être au supermarché, ça peut être devant des voisins, ça peut être dans la rue, ça peut être n'importe quand, vos enfants font des choses qui vous mettent totalement euh, la honte et qui vous vous sentir très très mal eh ben, si vous avez des histoires comme ça vous nous les envoyez euh, par SMS 3018 3018 ou euh, Héloïse qui vous attend sur le Facebook Energie Belgique et toi Laurence tu en as une, une histoire avec ton fils qui s'appelle Thibaut c'est ça Oui c'est ça c'est Thibaut à l'époque il avait 7 ans et donc euh, nous sommes en France dans une grande surface commerciale et nous arrivons dans un rayon où il y a des grands panneaux marqués halal donc il les regarde et il me dit c'est quoi maman halal C'est vrai donc, que pour je... les enfants halal euh, oui, ça, tu peux compliqué. pas savoir hein. non Ben non, non, non, C'est pas un mot qu'on utilise tous les jours Et alors, euh, donc il me dit, c'est quoi Lal Et donc moi je lui que c'est une nourriture spéciale Préparée euh, avec des modes différents de, des nôtres Et alors il me regarde toute innocent et me dit « Oui, mais c'est pour les chiens ou pour les chats ?» Et j'imagine j'imagine qu'il ne devait pas y avoir que toi dans ce rayon. Non, on n'était pas seuls. Tout le monde nous a regardés. J'étais un tout petit peu gênée. Mais c'est drôle parce que... Par la main et hop, on est parti dans Mais, autre mais monde. les enfants, là, ils, ils peuvent faire des blagues racistes et ils s'en rendent pas compte. tu nous vachement génel. mal à l'aise. Parce que les gens, eux, qu'est-ce qu'ils se disent dans la tête C'est les parents qui ont dit ça avant. Et là, toi, tu as dit « Non, je suis jamais dit ça. » Mais non, je Enfin, on n'a jamais eu l'occasion de lui expliquer ce que c'était de la nourriture halal, donc fatalement, lui, tout innocent, euh, ah, c'est pour les chiens ou le chat. C'est trop mignon. C'est franchement c'est mignon. C'est vrai que c'est mignon. Ça me fait super rire. C'est un peu touchy, mais c'est mignon. ouais C'est touchy, c'est vrai, oui. mais ça me fait rire. Ça nous fait beaucoup rire. C'est mignon maintenant, mais sur le moment, c'était pas très Il, a, il avait mignon. quel âge Thibault, là, à ce moment-là, t'as dit 7 ans. 7 ans, ouais, 7 ans, ça va. <rire> euh, attends, mais il y a des moments hein, comme ça, les enfants font des blagues qu'on qu n'assume pas. Euh, et là, on sent, tu vois, l'enfant fait la blague, les... tous les gens se retournent vers toi et tu ressens un peu comme avec la musique d'horreur, là. <rire> Mon dieu Tout le monde me regarde. Qu'est-ce que je vais faire au secours Oui, mais c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Bon, depuis on lui a expliqué et puis, puis voilà. Mais c'est vrai que c'est resté un bon moment, une chouette anecdote. Oui, mais, mais ouais. écoute, Laurence, moi, dans le même genre, je promenais une de mes petites cousines. Euh, il, y a, il y a très longtemps, elle était toute petite, elle avait 5 ans, et on a croisé un monsieur euh, dans la rue. Et tout ce qu'elle a trouvé de bien à dire, c'est euh, Ah, il est vraiment laid le monsieur. Oh, mais ça c'est génial. Ouais, en plus, ils le font, ils le font bien fort. Ouais, ouais, bien non, elle voulait qu'il l'entende, c'est sûr. Ok. Merci, Laurence. De nous avoir raconté l'histoire de Thibault ce matin, tu lui feras des bisous pour nous, j'imagine qu'il est toujours au dodo, là, 7h38. Oh oui, le dodo, ça. Ah ben, on, aurait pu, on aurait pu le réveiller, lui pourrir sa matinée, lui dire tu fais des blagues racistes, on va te réveiller. Bravo. <rire> oh, on <rire> fais-lui des bisous pour nous et euh, on t'enverra ça bientôt, Laurence. Gros bisous, à bientôt. Au revoir. Bon, si vous aussi vous avez des histoires, tous ces moments où les enfants vous mettent dans l'embarras, je vous l'ai dit, 30-18-3018, et le est toujours connecté sur Facebook. Je suis bien connecté. Ouais. <rire> Facebook, Énergie Belgique, vous nous les envoyez par message, on va bien rigoler ce matin, je le sens. Tous les matins.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 Music only. Hi, this is the dough on energy. energy. It's music only energy. this was all sur la bac côté pas besoin d'un pour exister parler parler, parler, parler. je veux des gestes pas des mots pour me faire rêver rêver make oh, oh, oh. oh, party party party The all are sexy sexy sexy watch them just to follow me follow me follow me Have mercy, mercy, mercy. i Move me, move me. once like he I am you want to, want to, want to. Only you can make me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Fire, sur tous ces beaux par-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui casse tous mes talons aiguilles. Et, et je m'envole, non, personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille. Même si tu t'es sais viser dans le ta beau parler, parler, j'veux des gestes, pas les mots Pour me faire rêver, rêver ah, ah, ah, ah, ah. Baby, baby, let it go. Mets de côté ton ego Essaie de voir tout ma peau Cette fois, je t'emmènerai dans 47, C'est les touristes sur énergie. On va s'écouter des euros. Ça, c'est pour la suite des hits. Je l'aime bien, le 2 euros. Moi, <rire> bon, je bien. Aime bien. On va se faire plaisir. Ça, ça nous réveille. C'est 47, Crois-moi que si vous n'êtes pas réveillé le lundi, euh, ça va aller. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Les 10 noms. J'ai dévoilé ces 10 noms des filles qui, apparemment, selon une étude très sérieuse, selon... Euh, C'était combien 500 personnes euh, Je sais plus. Je ne sais, sais plus. Un grand nombre, en tout cas. Euh, selon euh, cette étude, les Isabelles sont apparemment les filles les plus catastrophiques du côté euh, du lit. Hein. Alors, du coup, on a Maxime qui nous a envoyé un message sur Facebook. Salut, Maxime Coucou Salut, Salut souris Comment Salut. ça va, là, Maxime Ça va bien Ça va bah, bien, toi Maxime, on va très bien, on va très bien, mais apparemment, toi, ta femme s'appelle Isabelle. Ouais. Isabelle Isabelle. Isabelle, Isabelle. Et euh, bah écoute, dis-nous est-ce que Isabelle confirme l'étude Non, pas du tout. <rire> alors, il faut que tu aies dans le détail, hein, comment ça se passe <rire> Bah dans le détail, il a fait un peu tôt pour ça, mais euh, non, c'est très bien. Écoute, mais attention. Ça fait, euh, fait un peu plus de 7 ans qu'on est ensemble, on a deux enfants, et voilà, ça se passe nickel à ce niveau-là. Donc ce n'est oh, pas Isabelle un bon de l'étude. <rire> ouais, il a voulu sauver Isabelle. Ce matin, Maxime s'est dit Oh oh oh Il ça a pas raison. Mon Isabelle et toutes les Isabelles de euh, Belgique et du monde. Oh, t'as un petit message ah, ouais. à lui passer Euh, là elle dort donc euh, je pense pas qu'elle qu écoute la radio en ce moment, elle dort avec les enfants quoi, Mais, euh, bah, voilà Isabelle euh, je t'aime et euh, j'espère que ça va encore continuer très longtemps euh, tous les deux euh, voilà. oh, j'adore des moments comme vos ça vos petits messages d'amour ce matin <rire> 7h48, euh, bah écoute voilà Isabelle a sauvé l'honneur d'Isabelle apparemment pour tromper l'étude, ouais. on va chercher les autres prénoms on va chercher n'importe quoi ce que tu nous as raconté bah, écoute moi j'ai pris l'étude c'est une étude Salut. qui a été faite via des questionnaires c'est une vraie étude C'est le genre d'info que tu trouves, tu sais, sur les pages un peu bidon, Facebook. Exactement. Genre, ce truc -là. Il a tout compris, Maxime. Voilà. Tu vois, c'était même pas une source sûre. <rire> J'en étais sûr. Bref. Je l'ai vu, je me suis dit, ça va me faire rire. Ok, bah <rire> écoute, et Maxime, tu sais ce qu'on va faire Vu que ce matin, tu as sauvé l'honneur des Isabelles et que tu as été un peu le chevalier des Isabelle, bah je vais te filer du cadeau, je vais te filer la compil d'énergie Party de 2016, comme ça tu vas pouvoir t'amuser avec ça. Ça et tu pourras l'offrir à Isabelle ou la garder pour toi ou tu fais ce que tu bon, veux je la, je la mettrai dans la bagnole voilà comme ça on pourrait la mettre pendant que vous faites des trucs et, euh, et tu nous diras voilà ouais. on en parle ouais. pas ouais, ouais, ouais, ouais, d'accord Maxime euh, tu bouges pas euh, et euh, donc on te file la compile, elle arrive chez toi très bientôt Énergie partite. tu auras tous les hit énergie merci d'être passé avec nous ce matin ça marche merci ciao salut. Maxime salut bisous 6h10h les touristes avec Kevin et Héloïse sur Énergie Every time I knock, he can never let me in. Must be homesick for the real. I'm a realest they He probably still adores me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. There's a darker side of me that makes you feel so numb Cause I'm hot like hell Super to burn when I'm not Then your you're by yourself I'm the answer to your prayers I'll give you the pleasure ever. I'll give it to you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 The darkest side of me that makes you feel so numb Cause I like hell So burn when I'm not Then you're by yourself My the answer to your prayers I'll give you the pleasure heaven, And I'll give it to you Hot than hell Energy. <gasps>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 you <laughs> 7h54, voici votre horoscope de ce lundi 25 juillet. Et on commence avec les béliers, une proposition professionnelle intéressante s'offre à vous aujourd'hui. Les taureaux, vous avez besoin de vérifier que vous pouvez toujours séduire. Les gémeaux, vous êtes fusionnels avec l'être aimé. Les cancers, on remarque votre sérieux, votre rigueur. Je sais pas, je m'en parle. Les <rire> Les lions n'acceptez pas de vous laisser dépasser par des imprévus, les vierges une rencontre très positive, peut chambouler votre vie. Les balances, soyez plus souples avec vous-même, les scorpions vous faites un effort de créativité dans le cadre du travail aujourd'hui. Les sagittaires, soyez patients, vivez le moment présent. Les capricornes vous faites preuve de sérieux dans l'accomplissement de vos tâches. Tu vas arrêter ouais. Les... Les berceaux, le moment est tout indiqué pour discuter et partager votre opinion. Tu ne me vois pas Non, je ne te vois pas. <rire> et puis pour les poissons, vous êtes sur le point d'entamer un nouveau projet professionnel. D'accord, ok, c'est bien. <rire> bon, il euh, y a... Euh, J'ai oublié son prénom. Qui est avec nous Allo, Nathalie. Nous. Nathalie. Nathalie. Bonjour, Bonjour. <rire> Nathalie et un oh, Kevin et une Nathalie sur antenne c'est un truc C'est un truc Bon Nathalie tu vas plonger avec nous dans la piscine du summer jeu Tu comptes à... je compte je compte Je vais compter jusqu'à 3 puis tu sautes avec nous dans la piscine d'accord D'accord Nathalie 1 2 3 Wouh Voilà installé dans la piscine du Summer Jeu ce matin. Nathalie, on va te rappeler donc que tu peux gagner des places pour le parc Walibi, que j'ai deux places à t'offrir ce matin à une seule condition, c'est de pouvoir reconnaître cette star qui s'est installée avec nous tranquillement sur un transat, le transat du Summer Jeu. Héloïse va te rappeler les trois indices de ce matin, et à l'issue de ces trois indices, tu vas nous faire ta proposition. Héloïse, quels sont les indices ce matin Alors, il a chanté « Allumer le feu !» <rire> Alors son vrai nom est Jean-Philippe Smet Et son fils s'appelle David Donc euh, allumez le feu Jean-Philippe Smet son fils s'appelle David Nathalie tu penses à qui Johnny Hallyday, Johnny Hallyday. Mmh. Nathalie tu pars à Walibi oui ouais Donc Nathalie On file deux places pour le parc Walibi Tu vas y aller tu sais déjà avec qui Oui avec, avec qui D'accord eh bah écoute tu lui feras des bisous de notre part Tu t'amuses bien là-bas au parc Walibi Tu vas pouvoir tester la nouvelle attraction qui s'appelle Pulsar Ah, c'est bien, tu l'as retenu cette fois-ci. C'est plutôt, <rire> plutôt attraction à sensation, toi, Nathalie oh, Pas trop. Moyen, bon, moyen. Bah, sera tu seras comme Eloïse. D'accord. <rire> on fait les tasses, <rire> Ok, voilà. bah écoute, euh, amuse-toi bien là-bas à Walibi. On te fait de très, très gros bisous, Nathalie. Tu reviens sur Énergie quand tu veux, évidemment. Merci beaucoup. Une bonne journée. en bon, beaucoup, On remet ça demain, Louise avec à nouveau des places pour le parc Walibi. Donc, si vous voulez en gagner, il y a un code SMS à envoyer. Il faut tout simplement envoyer Walibi par SMS au 78. Voilà, Walibi, 78. 1€ le message. Et demain, c'est peut-être. Trouvie like qui comme Nathalie a l'air partir avec les places. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes sur énergie. Up. We're gonna wrap up, up tonight. And if we die tomorrow, what do we have to show? For the wicked ways down below? The rhythm inside is telling us we can fly tomorrow. On the beautiful wind that blows, on a cosmic drive, love aside. I'm gonna get that rhythm back.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 We gonna rap up, up, rap up, up. We gonna rap up, up tonight. We gonna rap up, up, up, up. We're gonna rap up, up. up. We gonna rap up, up tonight. We gonna rap up, up, up, up. rap up, up. up. We gonna rap up, up tonight. And if we die tomorrow, what do we have to show for the wicked ways? Cuisine Plus que quelques jours pour profiter des conditions soldes sur tous les modèles de cuisine équipés sur mesure. Cuisine Créfell, mon rêve, ma cuisine. Energy! Energy! ne Tu ne me vois pas? Allez, bienvenue tout le monde. Les touristes. Il est 8h. Voilà, ouais. À 8h, voici le rappel des titres de l'actu d'aujourd'hui avec Anne Laurence. Salut Anne-Lo. Bonjour Kevin, bonjour à tous. Plusieurs attaques meurtrières se sont succédées en Allemagne ces dernières heures. Hier, un réfugié syrien de 27 ans dont la demande d'asile avait été rejetée s'est fait exploser devant un festival de musique en Bavière. 12 personnes ont été blessées. Au départ, l'individu a tenté de rentrer dans l'enceinte du festival, bondé de personnes. Quelques heures auparavant, un demandeur d'asile syrien a tué une femme et blessé deux autres personnes à la machette. Il s'agit d'un crime passionnel. La veille, une fusillade sans lien avec le terrorisme a été mené à Munich par un jeune souffrant de troubles psychiatriques. L'adolescent a tué 9 personnes dans un centre commercial. Chez nous, on constate un boom des défauts de paiement pour le gaz et l'électricité en Wallonie. Plus de 18 000 compteurs à budget ont été placés en 2015. En sport, c'est le britannique Chris Brown qui a remporté la 103 e édition du Tour de France hier. Il s'agit de sa 3 e victoire sur le Tour. Enfin, en Formule 1, c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé en Hongrie pour le 11 e Grand Prix de la saison. On a passé un super beau dimanche, il y avait du soleil hier. Ah et ouais. comment est-ce qu'on va commencer cette semaine, Laurence Alors, des nuages ce matin avec un peu de bruine, les éclaircies nous reviendront dans l'après-midi à partir de l'ouest, entre 23 et 26 degrés du côté des Maxima. On, on se ferait pas un barbecue du lundi là Allez Le barbecue du lundi qui, qui, qui vient avec nous Moi je vous invite tous, ça. 30-18 par SMS, on se fait un big barbecue. Ouais, mais pourquoi pas ah, évidemment Tu nous invites chez toi Dans un grand euh, jardin, tout euh, ça Non, pas si grand que ah, ça, finalement. Que Moi le ménage chez moi, ça me dit moyen. Ah, tiens donc, ça voilà. m'étonne. Et tout le monde chez Halo Dit votre partenaire pour l'été. Solaire mini format premier soin. Tout est chez Dit. Dit, faites-vous plaisir. Bonjour à tous, ici votre commandant de bord, Richard Darbois. Veuillez regagner vos places et attacher vos ceintures. Nous allons traverser une zone de perturbation entre 6h et 10h. En cas d'urgence, veuillez faire appel à Kevin et Héloïse, qui ne pourront sans doute rien pour vous. Donc, en cas de problème, débrouillez-vous. 6h-10h, les touristes sur énergie. C'est les terroristes, ce matin, on vous accueille avec grand plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir de nous réveiller avec vous tous les matins. 6h, 10h, alors on est avec vous tout l'été. Jusqu'au retour du réveil du roi à partir du mois de septembre. J'ai envie d'un câlin. T'as envie d'un câlin Tu m'en feras un tantôt. Câlin collectif Mais oui, câlin collectif. On fait le hug tous les jours. On fera un câlin, toi, moi, anne nous de la Redac, euh, toute la énergie, oh on va ouais, venir, trop bien. Énorme câlin du matin. <rire> il y a énergie y a une positive du de matin. <rire> non, pas du tout. Ouais, ça faisait un peu le oh ouais, trop ouais, bien. Ouais, c'est ça, il y a là quoi Un peu tombé parfois. Alors, <rire> dans 10 minutes on aura Lohan qui sera avec nous ce matin. Lohan qui va réaliser tout cet été des défis pour nous. C'est un peu notre lardin de l'été. Oui. On l'envoie dans plein de villes belges et aujourd'hui il va Bastogne. J'adore Bastogne. Ah je connais bien Bastogne. Fois. Le saucisson. Non, le mec. <rire> Non <rire> Totalement cliché Mais c'est beau là-bas, c'est super beau. Ouais, c'est super beau Bastogne. Donc voilà, si vous êtes à Bastogne, on va en parler puisque dans 10 minutes Lohan va être chez vous. Et surtout Lohan aura besoin de vous. Puisque on va lui filer trois défis, trois choses à faire, trois choses à trouver. Et euh, avant 10 heures, Lohan va devoir réussir à faire tout ça. Sinon c'est du gage. Gage, petit dej, hein. Je sens que ça va être des petits dej ce matin. Je sais pas. On, on va réfléchir à ça d'ici <rire> tout à l'heure. Donc si vous voulez aider Lohan, surtout vous restez bien à l'écoute. On va le rejoindre d'ici quelques minutes. Le temps de s'écouter sur énergie Les 8h03, bienvenue 6h10, heures, heures. les touristes sur énergie avec Kevin et Héloïse. Don't miss us. Buns, bun. Dun, dun. Bet you wanna taste it. Bun, bun. Bet you wanna taste it. Itty, chate, dun, dun, dun. On a toujours ces excès pour les totales 24 heures de spa aussi qui vont tomber avant tout à l'heure. On va en reparler. Hein. Restez là, c'est dans quelques minutes. Et puis ce matin, on l'a encore envoyé quelque part, pas loin de chez vous, c'est notre larbin. <rire> J'adore cette musique, musique. du larbin. Donc notre larbin s'appelle Lohan. Lohan, notre larbin, on l'a envoyé dans toutes les villes belges durant cet été tous les jours. Il vient près de chez vous. Et aujourd'hui, il est dans les Ardennes. Dans la belle ville de Bastogne. Voilà, il est à Bastogne. Et plus précisément... Il est il, place est, il est Mac Olive. Ouais, Mac Olive. Enfin. Je, je me demandais comment on le prononcer, mais je dirais ça. Mac Olive. Donc voilà, Lohan est à Bastogne ce matin. Vous allez aller pouvoir l'aider. Foncez à Bastogne. Et si vous êtes à Bastogne, allez, euh, place Mac Olive. Retrouvez Lohan. Il a sa petite veste énergie. Vous ne pouvez pas le louper. Lohan, tu es à Bastogne. Ouais, oui. Alors deux secondes. Je change mon nom, prénom Facebook avec le larbin. <rire> le larbin. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, J'hésitais entre Larba et stagiaire boulet. Mais vu que tu n'es plus stagiaire, j'ai décidé Larba. Voilà, c'est <rire> comme ça. Bon, Loan, tu es prêt pour tes défis aujourd'hui Oui, oui euh, très très prêt. Je suis très content d'être à Bastogne. C'est une très très belle ville. Je suis donc place Général Mac Olif euh, D'accord. Donc vraiment vraiment mieux. Il euh, y a des voitures, plein de voitures qui passent. Il y a une entrée d'autoroute, une sortie aussi. À mon avis, on va bien s'amuser aujourd'hui. Eh, hey, attends, on va refaire le test. Alors, si vous êtes en voiture, si vous êtes à Bastogne si vous écoutez Energy, vous voyez Lohan. Lohan, fais des grands signes, s'il te plaît. Fais des grands signes. Enfin, des grands Même signes que de pas fait des grands signes. tes Klaxonnez. pour ah. que Lohan vous voit. Comme ça, vous allez pouvoir aller le rejoindre. Ah, ou... voilà, ça klaxonne, ça klaxonne. <rire> yes. des, des hommes, marques qui klaxonnent, qui vendent de la viande, en gros. Ah, allez, mais écoute. Il a bien fait de klaxonner. si -y, en gros, il y a peut-être moyen qu'il t'embarque. Mais... Ah mais il va pouvoir m'aider, il va pouvoir m'aider d'ailleurs. Bon, euh, Loane, euh, écoute bien, on va te filer les trois défis que tu as à réaliser ce matin euh, du côté de Bastogne. Est-ce que tu es prêt à les entendre Dis-moi. Héloïse, file. Alors, tu as trouvé un casque de militaire américain Oula. Un char. Et des bots, ça fait 13 septième compagnie ce matin. Hein. Oui, euh, cela dit, un char, <rire> euh, moi qui suis déjà allé souvent à Bastogne, je sais qu'un char, ça va pas être extrêmement compliqué à trouver. <rire> ouais, vrai. Ça se trouve, tu l'as déjà sous les yeux, le char. <rire> je dis ça, je oui. dis rien. Alors tout à l'heure, Lohan, tu sais qu'on va t'ajouter un défi qui sera le défi des auditeurs. Donc si vous avez un défi à faire réaliser à Lohan, si vous êtes du côté de Bastogne, si par exemple vous avez un commerce et que vous voulez que Lohan passe chez vous, faire un défi, bah c'est possible. 30-18-3018, faites-nous un SMS euh, et euh, on va envoyer Lohan euh, faire toutes sortes de choses. Faites-lui faire des oh trucs ridicules. Oh Ah mmh voilà, on flexonne, super Coucou, Je veux des trucs ridicules, hein. 30-18, faites faire des trucs ridicules à Lohan. On commence le début de semaine, c'est notre larbin, il va tout faire, je vous l'ai promis. Voilà Lohan, comme ça tu sais comment ça va se passer. Hein. Eh ben c'est parfait, euh, ça, on va bien s'amuser aujourd'hui, il, y il y a déjà du monde en 10 secondes, ça fait grave plaisir Ah bah écoute voilà, rejoignez Lohan, donc tu es place, on rappelle encore, euh, place Général McAuliffe, c'est ça Voilà c'est ça, Général McAuliffe, euh, en plein milieu de la place à Bastogne aujourd'hui Voilà, bah foncez rejoindre notre Lohan là-bas, on te retrouve tout à l'heure pour voir si tu as réalisé les défis Tu as donc jusqu'à 10h et tu ne peux pas te déplacer avec ta voiture Si les auditeurs veulent faire le taxi pour toi, ils peuvent, mais toi ta voiture t'y touche plus Exactement, et donc si je ne réussis pas, euh, petit gage Le gage, gaz, alors. Le gage. On, on, y, on y travaille. Ne t'inquiète pas, marche. on y travaille. A <rire> tout à l'heure, Lohan. A toute Kevin et Louise. Merci, bisous. Ouais. Vos votes vont désigner les top DJ mondiaux. Qui allez-vous récompenser cette année? Cette année the hey, This, is Tiesto. this is Dimitri Vegas and Like Mike. Beau this, is Vici. This, is David Guetta. this is Calvin Harris. This is Armin van Buren. Hey, Martin Hey everybody, this is Hardwell. Énergie présente les Énergie DJ Awards 2016. Votez maintenant sur Énergie.be et le 12 octobre dans le cadre du mix à Monaco. La plus grande cérémonie européenne consacrée aux DJ's récompensera les meilleurs d'entre eux. Energy DJ Awards. Energy DJ it's music only. Proximus présente. Tiens, t'as vu Toutes les balles sont sur Proximus TV. Attention, t'es prêt Alors écoute bien, ça c'est quoi Oh, ça c'est une basket. Ouais. Et ça Le tennis. Ouais, ouais, absolument. Attention maintenant, plus dur, ça.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 It music only. Énergie, trafic. Pour rejoindre Bruxelles ce matin, le trafic est perturbé sur le ring intérieur entre Bercel et Forêt. Vous ralentissez pendant 3 km et perdez un petit quart d'heure dans ces bouchons. La suite des hits c'est ça On va vous péter les hits, vous promets. On chante faux Kevin. Si on chante avec nous ça pendant les 3 minutes du hit, carrément tout à l'heure <rire> Bon, il est avec nous, il habite à Marche-en-Famen, il s'appelle Christophe, salut Christophe Coucou Kevin, les... Bon, comment ça va ce matin Très bien bon, Christophe ce matin, on va te réveiller un peu Oui, bah oui, il est ouais. On va t'envoyer du café par la travenouse. Bon oh, et Christophe, tu nous appelles parce qu'on parle ce matin des histoires, ces petits moments dans notre vie où euh, les enfants nous mettent un petit moment de lose et qui parfois devient même un, un grand moment de, de solitude. Et euh, toi, t'en as un à nous raconter C'est ça. Donc euh, on, on était à table avec, euh, avec mon fils qui était tout petit à ce moment-là. Il à peine à parler et euh, mon épouse me sert à manger. Et, ouais euh, Elle en met un peu à côté de l'assiette. Alors j'ai dit mais vraiment une baraquille comme ta mère. Ah C'est sympa ça, la belle-mère qui prend mère a l'habitude de renverser un petit peu quoi. Et alors, quelques jours après On est chez ma belle-mère pour manger Et à table, pendant sa mère, sert à manger Il y a le petit qui dit Mamie, c'est une Ah Bravo Et réaction de mamie Un petit moment de solitude Et puis mamie qui dit Qui dit ça C'est papa Et c'est toujours papa le coupable Toujours oui, pour papa pas pas. Bon bah voilà Mais bon moment de solitude Je l'aime bien celui-là j'aime bien celui-là On va le si garder Ça sentait à 3 km Que ça allait arriver et mais, ouais. mais voilà Héloïse Est-ce qu'on ne oui. tient pas Notre moment de solitude du jour ah, Je pense que là On est pas mal La barréo C'est la loupe oui, Bon bah écoute Christophe merci pour ton histoire Elle est très sympa euh, Et ça va avec ta belle-mère aujourd'hui te va bien ah, Oui très bien Très bien J'ai une super belle-mère Ah bah ça va ok Christophe on t'embrasse Tu reviens sur l'énergie quand tu veux Ciao, à bientôt. Et euh, pas mal, on la tient, on en tient une bonne. Moi j'en ai une autre qui est arrivée par SMS. 30-18, continuez à nous raconter vos histoires, vos looses avec les enfants. Euh, alors c'est, si, euh, je ne sais pas qui c'est, signez vos messages. Hein, on ne les signe jamais. Alors après, je ne sais pas qui c'est. On a croisé à la clinique un monsieur avec un ventre un peu imposant. Et puis mon fils Enzo de 6 ans. Euh, donc euh, regarde maman, euh, dit Enzo, le monsieur a un bébé dans le ventre. Ouais. Oh. Petite loose des bébés. Mais c'est vrai que c'est mignon. Mais c'est mignon comme quoi Mais c'est mignon, ouais. <rire> quand c'est les enfants qui le disent, ça nous met dans l'embarras, mais c'est super mignon. Moi j'adore genre d'histoire. Par contre, ils sont pas souvent mignons. Moi, par exemple, j'ai mon neveu de 5 ans qui m'a sorti dans sa piscine, là, vu qu'il fait un peu chaud dans une petite piscine pas de pâte quoi. Ouais. Et moi, je lui fais « Oh, la petite grenouille !» Alors, il me regarde « Ouais, mais toi, t'as un éléphant !» Je me suis marrée, mais sur le coup, franchement, tu fais « Ah, non, merde !» il, il a bien apprécié la chose. Qu'est-ce <rire> qu que tu veux que je te dis Ok, bah, il s'appelle comment Il s'appelle Arthur. Arthur, merci beaucoup. <rire> Tous les matins, pendant les vacances, les touristes sur Énergie. Yeah.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 I miss you when I can't sleep Or right after coffee Or right when I can't eat I miss you in my front seat Still got sand in my sweaters From nights we don't remember Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you Friends can break your heart too And I'm always tired But never of you I hate you, I love you I hate that I love you Don't want to But I can't put nobody in. Dismiss you on my arm Wedding bells were just alarms Caution tape around my heart You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did Lie to me, lie with me, get your fucking fixed. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed All alone I watch you, watch her Like she's the only girl you've ever seen You don't give a damn about me You yeah, all don't know what you are trying Nobody else above you I hate you, I love you I hate that I want you You want her, you need her And I'll never be her Energy It's music only Sapphire Williams Sir Energy, Energy. Energy. Energy. Energy. Energy. Energy. Energy. They know Mais Héloïse vient de venir m'asperger avec un truc qui pue, c'est dégueulasse. Arrête, ça sent le sirop. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Vraiment, sauvez-moi, aidez-moi. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur AXABank.be/slash investir. AXA, réinventons la banque. D'accord, c'est un truc pour laver le cuir des bagnoles. Merci <rire> Héloïse. En voici le flash info d'Anne Laurence Dehant. il est 8h30. Salut Anne Laurent. Bonjour à tous, l'Allemagne connaît une série noire après plusieurs attaques meurtrières. Hier soir, un réfugié syrien de 27 ans a péri dans l'explosion qu'il a provoquée près d'un festival de musique dans le sud du pays. 12 personnes ont été blessées, il s'agirait d'un attentat selon les autorités. Quelques heures auparavant, un demandeur d'asile syrien avait tué une femme et blessé deux autres personnes à la machette. Il s'agit cette fois d'un crime passionnel. Et puis la semaine dernière, quatre personnes ont été attaquées dans un train régional par un adolescent réfugié. Cet acte est le seul à avoir été revendiqué par le groupe terroriste État islamique. Un accord serait en préparation entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne en vue d'octroyer pendant sept ans à la Grande-Bretagne la possibilité d'actionner un frein d'urgence sur le plan de l'immigration tout en maintenant son accès au marché intérieur. L'accord n'est pas finalisé mais cette piste est bel et bien sur la table des négociations. Chez nous, la météo est à nouveau radieuse. Du coup, vous êtes nombreux à profiter de la côte belge. En quatre jours, un, un demi-million de touristes ont rejoint la mer. Les commerçants et les hôteliers se frottent les mains, évidemment. En sport, tennis, Yanina Whitmeyer a remporté la finale du tournoi de Washington hier soir. Elle a battu l'américaine Lorraine Davis en 2-7, 6-4, 6-2. Et puis, c'est le britannique Chris Froome qui a remporté la 103 e édition du Tour de France hier. Il s'agit de sa troisième victoire sur le Tour. Enfin, en Formule 1, Lewis Hamilton s'est imposé en Hongrie hier pour le 11 e Grand Prix de la saison. Du côté de la météo, la semaine commence comment Le ciel sera très nuageux ce matin avec un peu de bruine. Et ah puis ouais. cet après-midi, les éclaircies se développeront à partir de l'ouest. Quelques averses locales pourront toujours se déclencher. Mais elles seront plutôt rares et puis les maximas se situeront entre 23 et 26 degrés. Merci à Laurence, on se retrouve à 9h pour le prochain flash. Non je croyais que tu allais me dire en rond. ça ne va, va pas. Là, Merci jamais... Kevin, je t'ai lu! Si vous n'aviez jamais entendu un voix en radio, <rire> c'est voilà. exactement ça. Bon, bah, euh, je, je pars loin sur une île déserte et puis je reviens. <rire> D'accord? Dit votre partenaire pour l'été. Solaire mini format premier soin. Tout est chez Dit. Dit, faites-vous plaisir. Énergie. Baby, I like it so. Coupçon, yeah, ouais.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 Red, red, red, red, red, red, red, red, in my red, One more time before I go, I have red, red, red, red, red, red, a red, red, red, red, red, red, red, my hand. One more Ça ne me lassera jamais. Mais C'est vraiment fou. C'est des touristes sur énergie chez nous, c'est n'importe quoi, mais c'est bien. C'est comme ça qu'on s'amuse bien. Il est 8h36. Euh, courage si vous vous réveillez maintenant. Si vous partez direction le boulot, vous le savez, 25 juillet, il y a plein de gens qui sont en vacances, mais pas vous ce matin. Et pas nous non plus. C'est pas sympa de faire ça. Ah, on est drôle. Bon, et euh, ce matin, on a un larbin. Larbin qui s'appelle Lohan. Et euh, musique de larbin. Donc, Lohan, notre larbin qu'on envoie tous les jours dans une ville belge qui doit réaliser toutes sortes de défis pour nous. Et aujourd'hui, Lohan est à Bastogne. Ses défis, trouver un casque de militaire, des bottes et un char. C'est très bien. À Bastogne, Bastogne, hein <rire> Bastogne, la ville avec euh, le musée de la Grande Guerre, je crois. Oui. Effectivement. J'essaie de faire croire que j'ai de la culture. Une... Attends, mais Bastogne, grande ville, hein ouais. bon, c'est connu, c'est mmh, historique, ouais, mais bien culturel. Sûr. Non mais c'est bien, c'est intéressant ce que tu dis là. Alors Lorraine, Bastogne, ça se passe plutôt bien pour le, pour l'instant. Ouais, je suis super content parce que les défis se passent plutôt pas mal. J'ai ici devant moi le fameux casque militaire américain et les bottes, donc deux défis en un. quoi. Mais est-ce que tu peux porter le casque militaire Ouais, il devrait moyen de de récupérer ça. Il vrais moyen. John donc Loan que... vous donne des cours de français chez vous quand vous voulez. Il, il devrait y avoir possibilité. D'accord, c'est bien <rire> OK, OK. Bah écoute, donc pour le pour le casque, on peut déjà dire qu'on est dans le bon, pour les bottes, on est dans le bon, il reste le char, c'est ça. Oui, alors attends, c'est historique. Donc je vais demander à John. Bonjour John, euh, comment ça va Ah oui, c'est un pardon. <rire> Excusez-moi. Oh, il est ah, C'est affolant, ce mec, voilà. ouais, mais... les, les, gens qui, les gens qui continuent à, à klaxonner. Et je tiens vraiment à remercier, alors si tu permets juste 10 secondes, ouais. je vais vite reprendre les prénoms des personnes qui sont venues me rejoindre. Il euh, y avait euh, Pascal, il y avait Damien, Gérard, Claude et tous les autres que j'ai oubliés, malheureusement. Donc, je vous fais un gros bisou. Et franchement, ils sont super, super sympas. Ah bah ouais, s'il y avait y Damien, euh... Claude et Gérard, forcément, c'était bien. <rire> ça, c'est les noms des que ouais. qui t'invitent à une soirée à Bastogne <rire> <rire> <On adore> <rire> Ils sont super sympas Et je me trouve encore place générale Mac Olif et donc il restera Le char à trouver et j'imagine euh, Un autre défi des auditeurs Oui euh, justement on va y revenir Mais euh, avant ça lève les bras T'es bien au ouais, milieu de la place euh, machin truc hein. Attends, attends, attends, attends, attends je cours, je cours, voilà. Les, cours, les, les bras, -y. fais des mouvements, -y, et vous pas. qui voyez Lohan klaxonner, euh, faites-lui vivre un bon petit moment en solitude. Euh, je veux que tout le monde klaxonne quand vous voyez Lohan ah, avec son puits d'énergie. Voilà, pull voilà et, euh, allez <rire> voir Lohan puisqu'on veut encore se filer des défis. Alors, Lohan, oh ça, <rire> <rire> ça klaxonne dans tous les sens, mais bon, dire bien. Ah, <rire> oh, c'est <rire> a un mouvement de foule. Bonjour à tous les automobilistes <rire> Et si vous pouviez emmener Lohan, le faire faire un tour, aller lui montrer tout ce qu'il y a de plus beau à Bastogne, moi, je vous le laisse, vous l'embarquez Jusqu'à demain, vous le gardez. Euh, Loan, on a Tatiana qui est avec nous. On va ça de se Voilà, on ne s'entend plus. Euh, salut, Tatiana. Salut, ça va Mais Ça va super bien et toi Oui, ça va, merci. Alors, Tatiana, Tatiana, tu as un défi affilé à, à notre larbin. Euh, Loan, oui. je te laisse lui expliquer tout ça. Ça va, ok. Alors, Loan, est-ce que ça oui. t'intéresserait de goûter une spécialité des ardennes Et hey, franchement, oui. oui, moi, tu me parles, oui. de, de, parles à manger, c'est bon. C'est bon. Et eh ben alors, Lohan, je te propose de trouver une pipe d'Ardenne. D'accord. Et bien évidemment, de te filmer ou de te faire une photo en la mangeant et nous dire ce que tu en penses, évidemment. C'est la première fois que tu vas faire une pipe en photo. Ouais, j'ai l'habitude de faire ça en vidéo, mais en photo, ça va. Oh les garçons On est désolé. Attention, nous sommes des cascadeurs professionnels et il y a des enfants qui écoutent. Voilà, on va pas en dire plus. Bon, euh, Lohan, donc le défi de Tatiana, tu penses que tu pourras le réaliser avant 10h Bah, écoute, euh, je pourrais mettre ça sur mon CV, recherche de pipe. D'accord. Voilà. Alors, Tatiana, ce que je te propose, un peu avant 10h, on te reprend euh, par téléphone et c'est toi qui feras oui, si et Tatiana, c'est-à-dire que c'est toi qui vas décider si Lohan a réussi son défi ou non. Ok, ça va. Ça m'a l'air bien. Cool, ça ça m'a l'air okay, plutôt bien. Nickel. Tatiana, on te retrouve tout à l'heure, gros bisous. Gros bisous. Alors, oh, Lohan, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. On m'avait dit qu'on trouvait des trucs étranges à Bastogne, hein, mais ça, je ne savais pas. Ah J'ai des, audi des auditeurs qui viennent me rejoindre Bonjour, merci beaucoup Comment ça va Ah, elle un petit Vous m'apportez un, un petit pain au chocolat Oui, au chocolat blanc ah, C'est chaque fois qu nous qui venons. Et pas. moi, bien oui, Comment ça. Sabrina. Sabrina, un grand merci Sabrina Et euh, Kevin, je vais déguster en pensant à toi Oh là là, ça c'est pas cool bon. ah. On est les moins oh, bien, bien bah, dire. Est super Eh, franchement c'est top eh. et, vous, et je vous adore euh, les habitants de Bastogne Comment on appelle les habitants de les Bastogne Bastognards. Les bastoniards les eh voilà, Et, y fonds, et, et, et il y a plein de jolies filles à Bastogne Et Kevin me dit dans l'oreillette Qu'il y a plein de jolies filles à Bastogne Et je confirme voilà. Ah d'accord <rire> Bon bah Loël tu sais ce qu'il te reste à faire ah, maintenant hein. Merci, Tu merci sais tout. exactement oui. ce qu'il te reste à faire Donc euh, tu as jusqu'à 10 heures pour encore aller chercher le char Mais aussi trouver les pubs de Bastogne <rire> Allez, c'est parti <rire> C'est parti, donc Loan est parti euh, Continuez à le rejoindre du côté de Bastogne, super sympa Vous êtes nombreux à être présents, on refait ouais. le point sur ces défis tout à l'heure euh, Lohan, euh, bonne chance Oui, bonne chance, bonne chance. Bonne fois, tout à Music only. sex Love mm. unbelievable I wanna do it again I'll eat you like a cannibal Like cinnamon. Tell me all your dreams and darkest fantasies. Oh, let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about. sex C'est Ploum sur il les 8h49. Énergie vous invite aux 24 heures de spa. 24 heures de spa. Eh moi dès qu'il s'agit de bagnole, je vous avoue que je suis tout excitée. Je veux y aller à votre place. <rire> ça, mais ça peut être tout même pour les filles d'ailleurs. Euh, oui c'est vrai. Hein. On peut aller voir donc les 24 heures de spa, les totales 24 heures de spa avec énergie. C'est du 28 au 31 juillet. Et euh, la bonne nouvelle c'est qu'on vous y envoie du 28 au 31. Vous allez tout faire avec en plus l'accès au paddock. Est-ce que tu es déjà allé toi dans les paddocks Éloïse Non. J'ai jamais fait ça d'ailleurs ah Bonne voilà, un... occasion peut-être d'y aller, je sens qu'on va ouais. aller gratter des places ouais, Je sens qu'on va, y... qu va aller <rire> voir euh, le responsable des cadeaux Monsieur Cadeau, puisqu'il y a un monsieur cadeau chez Energie. On va aller lui demander, donc si monsieur Cadeau écoute Tu sais déjà ce qu'on va faire tout à l'heure après l'émission <rire> Il y aura un concert Energie aussi sur place Concert Energie auquel vous allez évidemment assister Donc les totales 24 heures de spa 28 au 31 accès paddock, concert Energie. La totale c'est pour vous, avec un code SMS Si vous souhaitez qu'on vous rappelle et qu'on vous les offre Et oui, il faut envoyer le code SPA S-P-A-O 78. Spa, 78. 1€ le message, ça part avant 10 h sur énergie. So good. l'émission avec Héloïse, je l'anime avec une dinde voilà non, elle, elle est quand même là Ah mais là, je m'arrête direct quoi bon, je me rends compte en faisant cette vanne qui <rire> était pourrie je nul dit. bon euh, on en était où euh, il y a le 25 juillet donc on est lundi euh, tout va bien voici votre voilà. horoscope tout va qu'on y est euh, <rire> changeons la musique musique Voilà, vas-y, fais ton horoscope pour aujourd'hui. D'accord, on commence avec les béliers. Une proposition professionnelle intéressante s'offre à vous aujourd'hui. Les taureaux, vous avez besoin de vérifier que vous pouvez toujours séduire. Les gémeaux, vous êtes très fusionnels avec l'être aimé. Les cancers, on remarque être... votre sérieux et votre rigueur. Les lions, n'acceptez pas de vous laisser dépasser par des imprévus. Oh. Les vierges, une rencontre très positive peut chambouler votre vie. Pour les balances, soyez plus souple avec vous-même. Les scorpions, vous faites un effort de créativité dans le cadre du travail Pour les agiteurs, soyez patients. Vivez le moment présent. Les Capricornes, vous faites preuve de sérieux dans l'accomplissement de vos tâches. Les berceaux, le moment est, est tout fait. indiqué pour discuter et partager votre opinion. Et puis on termine avec les poissons. Vous êtes sur le point d'entamer un nouveau projet professionnel. Je, professionnel je donne, je donne ma vie pour te déconcentrer. Je mets une musique de merde. <rire> je mets des sons tout pourris. Et elle y arrive quand même. Je sais plus quoi faire. Je lui péterai son prochain horoscope demain matin. Ça, c'est promis. Hein. Tu vas pas Little <laughs> <laughs> touristes sur l'énergie. My lovers got humor. She's a giggle at a funeral. That was everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak. She's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it.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 Avec en plus le service creffel c'est dans nos 75 magasins et sur Crefel.be Crefle. Les meilleurs prix, prix. Et là où t'es pas là avec un thé Mais on est là On est là Ah <rire> il est 9h Depuis 6h, on est là jusqu'à 10h, ouais. C'est les touristes sur Énergie, les est 9h, voici le flash info du jour avec Anne-Laurence Demont. Salut Anne-Lo Bonjour Kevin, bonjour à tous. En réaction à l'explosion qui a blessé 12 personnes hier devant un festival de musique en Bavière, le Premier ministre Charles Michel appelle sur Twitter à rester fort et uni face aux actes de haine. Le ministre des Affaires étrangères Didier Renders a également fait part de sa solidarité à l'Allemagne. Pour rappel, hier soir, un réfugié syrien de 27 ans s'est fait exploser à proximité d'un festival de musique en Bavière. Il a perdu la vie dans la détonation et a blessé 12 autres personnes. Son accès au site de l'événement accueillant 2500 personnes avait été refusé précédemment car il ne détenait pas de billets d'entrée. Le jeune homme avait quitté la Syrie pour chercher asile en Allemagne il y a deux ans mais sa demande avait été rejetée. Ce nouvel incident survient dans une Allemagne sous tension marquée par la succession d'actes violents. Une fusillade vendredi, une fusillade sans lien avec le terrorisme a été menée à Munich par un jeune souffrant de troubles psychiatriques. L'adolescent a tué neuf personnes dans un centre commercial. Chez nous, il sera bientôt possible de des jours de congé à un collègue dont l'enfant est malade. Dans sa vaste réforme du temps de travail, le ministre de l'Emploi Chris Peters a prévu d'instaurer la possibilité pour un salarié de faire don d'une partie de ses jours de congé à un collègue dont l'enfant est gravement malade. Un dispositif inédit en Belgique qui existe déjà en France. Ce don de congé doit, devra être volontaire, anonyme et gratuit. Il sera possible dès le 1er janvier prochain. La Foire du Midi connaît une forte baisse de fréquentation à Bruxelles l'une semaine après l'ouverture de la foire au lendemain de l'attaque de Nice l'union des forains dresse un bilan assez sombre, on constate jusqu'à 50% de visiteurs en moins en cause de la peur des gens malgré les mesures prises pour sécuriser le site les forains ont même lancé un appel sur les réseaux sociaux afin d'attirer du monde sur la foire enfin en sport c'est le britannique Chris From qui a remporté la 103 e édition du Tour de France hier, il s'agit de sa troisième victoire sur le Tour en Formule 1 c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé Hongrie pour le 11e Grand Prix de la saison. Enfin, en tennis, Yanina Wickmeyer a remporté hier le tournoi de Washington après avoir battu l'américaine Lorraine Davis en 2-7. On a commencé la journée avec un peu de nuages, ça va pas durer. Oui, exactement. Les éclaircies nous reviendront cet après-midi et puis il fera assez chaud entre 23 et 26 degrés.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 Tous les matins, 6h10h, les touristes sur Uliersou. Bon réveil, merci d'avoir choisi de le faire ce matin avec nous, avec les touristes. Elle est là avec moi, elle est toute mignonne, Héloïse. Salut, Mélo. Coucou, coucou, mon Kevin. Ça va J'aime bien quand tu me dis ça. Ah, bah écoute, <rire> je vais te draguer, bon, tu vas voir. Ça va. Est-ce que je vais emballer Héloïse avant la fin du mois d'août Question que tout le monde se pose c'est l'épisode à suspense. Voir, On en parle dans ça public et tout, ouais, tout le monde en parle. Il <rire> y a anne de la Lareda qui est là aussi. Salut mon Kafka, Ça va anne Lo Salut anne Est-ce qu'on doit Coucou. revenir sur le vent que tu m'as mis tout à l'heure après les infos Alors écoutez bien, j'ai sorti l'extrait, c'est le plus gros vent que j'ai jamais pris en radio, ça dure 12 secondes, écoutez bien, c'était tout à l'heure juste après les infos <rire> d'Anne-Laurence. Et puis les maximas se situeront entre 23 et 26 degrés. Merci Anne-Laurence, on se retrouve à 9h pour le prochain Flash. Ah non je crois que t'es les <rire> Et Franchement je me rappelle pas d'avoir pris envie de pareil euh, en, en radio et puis aujourd'hui il se passe plein de choses mais ultra bizarres. Tout à l'heure Héloïse a été surprise aussi quand elle était sur antenne. On nous a posé beaucoup de questions apparemment. Personne n'a compris ce qui s'est passé. Nous non plus. On vous explique. Il euh, y a un des collègues qui est passé... Euh, on va pas dire qui. Hein, sinon il va se faire lyncher. Qui est passé derrière Eloise. Qui lui a fait une petite chatouille sur la fin d'une du, interve. Et euh, du coup bah, ça a fait un petit... Euh, tu sais le refaire petit... ah et Alors écoutez sur antenne ce que ça donnait c'était à la fin de la petite euh... ah, ça, énorme bon petit moment de radio pas mal pas mal Héloïse bon on va retrouver notre larbin musique du larbin notre larbin Lohan aujourd'hui Lohan est à Bastogne Lohan fait pour nous toutes sortes de défis comme tous les jours on l'envoie dans une ville belge Lohan comment ça se passe à Bastogne il est 9h05 et tes défis avancent plutôt bien on a perdu l'ON ah, Apparemment, perdu... j'avais aussi envie de te laisser un vide. Ah. <rire> <rire> moi, je dis plus Vous savez quoi? Animer cette émission sans moi. Je laisse Héloïse animer. Je coupe mon micro, c'est fait. Terminé bon ben voilà. Bien là, bien là. On est qu'à Ouais, deux. ouais. ouais hey, hey, on, on peut parler de, de manicure, c'est ça, non? Ah, pas ok. Ça, oh, ça. Oh, ça pourrait être sympa, euh, ça. Une émission que de... <rire> non, non, mais, euh, effectivement, ça se passe plutôt pas, pas mal pour les défis. Alors, il me reste le char, que je devrais pas avoir trop de mal à trouver. Et alors, il y avait le défi de, de l'auditrice qui est passée à quelques minutes sur antenne. Avec alors, ta pipe d'Ardenne. Voilà, c'était quoi encore solidifié Elle m'avait donné. Euh... mais elle devait trouver. Une... Tu devais trouver une pipe d'ardenne, un saucisson. Oui, et, et, et je t'ai envoyé euh, un, un petit, euh, une petite photo avec euh, la fameuse pipe d'ardenne. Elle était sympa comme photo. T'as vu mais, mais je te l'ai envoyé pour validation. Oui, non, mais écoute, je valide totalement. Et Kevin, regarde, ah, il me regarde avec un grand sourire là, et il fait. <rire> Est-ce qu'elle va arriver à se démerder toute seule <rire> Ma carrière n'avait pas officiellement démarré. Bah là, du coup, elle se termine sans avoir démarré. Ah pour oui, le coup, c'était Romalise oh, ou de moi encore, euh, Lohan <rire> De quoi C'est la pire animatrice qu'on ait jamais vue <rire> Ouais c'est ça quoi Ouais Mais t'arrêtes oui J'ai même pas dit un mot hey, je vais quand même rallumer mon micro parce que je suis pas sûr que ça va le faire. <rire> mais écoute, euh, si attends, ouais, c'est bien, ça. mais je suis T'es en train de me piquer ma place, dégage Alors <rire> Non je t'aime. Mmh. Alors, euh, Loan, Loane, Lohan, donc tu as la pipe de c'est bon. Sans jeu de mots, la pipe, c'est fait. Non, on, a reçu, on a reçu un autre défi qui est tombé par sms euh, c'est Cédric qui nous le propose moi j'adore ce défi donc on va te le en filer il est 9 h 06 oh. il va te rester un peu moins d'une heure pour le faire tu nous as dit que tu étais sur une place tout à l'heure générale machin bazar Mac tout le temps <rire> voilà ma donc c'est la place principale de bastogne semble-t-il tu vas devoir trouver un déguisement le plus pourri possible alors oh. si vous avez des déguisements déjà je vous appelle vous qui êtes à bastogne vous qui savez où se trouve la place générale maly c'est ça ouais. Euh, ouais. je tomberai jamais vous amenez ce déguisement à ou vous lui dites Où le trouver Ça peut être je sais pas Des palmes Un masque et un tuba Ça peut être un déguisement D'animal De mouton de... <rire> Bref un truc ridicule Voilà quoi. un truc bien pour Raph, quoi. Que Lohan ait vraiment l'air bien con Et tu vas devoir ou de faire euh, Le tour Non militaire c'est pas assez con oh, Non militaire c'est classe Donc euh, non ouais, non pas militaire Vous allez merci. apporter Ce déguisement à lohan Et Lohan, tu vas devoir faire Des tours de cette fameuse place En courant Pendant que tout oh le monde la Klaxonne la. autour Avec sa voiture Ah là là là, ça, va ça, être ça me plaît, mais, mais totalement. Euh, allez, bah tu sais quoi, je donne un regard euh, aux personnes qui sont euh, tout près de, de la place Général Dans Allez, dans 5 minutes, si vous m'apportez le déguisement, promis, je vous file du cadeau énergie. Et en plus, eh bah, je, je fais le, les tours mais, de Mais attention, tu vas, te voir, voilà, tu vas devoir réaliser ce défi en live sur antenne, puisqu'on veut entendre, pour en preuve, les coups de klaxon, <rire> on veut t'entendre faire le tour, tout ça, on veut absolument tout. Bon, ben ça marche, merci beaucoup en tout cas. <rire> Dis aussi Loan, si pour te récompenser, si jamais tu y arrives, il y a Damiano qui, euh, qui est dans une boulangerie, la boulangerie Courtois, et qui t'offrira ouais. ton petit-déj si tu y arrives. Ah, Sympa, non vrai, Ouais, je te jure, on, il, on passe, il un, euh, on passe un big up à Damiano. Vous, vous savez comment me tenir avec la bouffe, quoi. Exactement. <rire> <rire> bon, Loan, on te retrouve tout à l'heure. <rire> Allez, eh, bonne chance. On va voir, je, me sens, je sens qu'il va y arriver. Je sens qu'on va passer un bon moment pour la suite. Rejoignez Lohan, apportez-lui un costume bien ridicule, place euh, générale, Mac c'est ça Oui. Je vais finir pas. par la tenir. Je vais finir par la tenir. J'aime bien, poête, poête, poête, j'adore. <rire> She's looking at you C'est les touristes sur énergie On est là jusqu'à 10h On va s'écouter Justin Timberlake Et ce matin on est super content Oui, Parce qu'on vous l'annonce enfin je l'adore ce festival. Enfin, c'est pas un festival. Non, c'est pas un festival. Un... C'est une tournée. Une tournée. C'est ouais, la plus grande sais. tournée musicale européenne. Je, je tombe plus sur le mot euh, tournée. Tu oui. <rire> <'ai> ça. <rire> tu connais bien tes fiches. Hein, ça m'impressionne toujours. Comme ça le matin. Alors, <rire> énergie, Music tour et attention. On débarque à Liège le 15 août comme chaque année. Chaque année, c'est une énorme fête. Et ce matin, on va vous dévoiler la, euh, la liste. Comment on dit la, ah, la tu fiche, vois, la la fiche, fiche euh, Voilà Je t'ai dit festival, le, le, le tournée. Voilà, on sur des mots. Le line-up. Donc le énergie music tour avec Orange. On vous invite à venir faire la teuf totalement gratuitement avec nous à Liège le 15 août. Et il y a une affiche 100% belge, Héloïse. Alors, il y aura Delta, Unique, Alex Germis, ouais. I need Mickey, Noyce, Henri PFR, Shiny, Le Binôme, Sam Thomasson, ça je connais moins, c'est pas grave, et Psar. Parce que c'est drôle, parce que quand annonces la liste comme ça, on dirait que tu connais personne. J'avoue que je suis et un peu c'est cool, affiche 100% belge, euh, ça va être vraiment un bon moment. Euh, Rendez-vous, c'est Place Delcourt, c'est ça Euh, oui c'est exactement voilà, ça. Voilà, rendez-vous place Delcourt avec nous le 15 août le NRG Music Tour avec Orange et Energy. On va passer un super moment, on compte sur vous tous les liégeois, on va mettre le feu à la cité ardente comme chaque année Et euh, évidemment vous retrouvez toute l'affiche sur energy.be. Allez on... Liche, on vous fait des gros bisous Ouais, ouais <rire> J'adore quand tu... on dirait une affiche qui essaye de faire liégeoise mais non Alors on va retourner retrouver euh, Lohan Lohan qui est à Bastogne ce matin ça va mon Lohan Oui, ça va, ça va, ça alors, va. Alors, rappelons, ça va. avant 10 h on t'a lancé un défi. <rire> tu vas devoir trouver un déguisement ou n'importe quoi de ridicule et faire le tour de la place okay. euh, de Bastogne, <rire> euh, alors, complètement ridicule. Ça va être bien avec tout le monde qui klaxonne autour. Eh ben, eh ben, ça y est, ça y est, puisque Amélie m'a amené une très très belle écharpe de grand-mère. D'accord. C'est euh, comment ton prénom? Mathieu qui m'a amené une perruque de la Belgique avec des lunettes. Ouais. Et je suis, j'ai je, je, poussé même le truc plus loin vu que j'ai pas de pantalon spécial, bah je le fais en slip. Tiens, ah là. Géant. D'accord. Ah, D'accord. Pas, passe-moi ouais. Amélie. Passe-moi Amélie. Allez, attends, voilà. Euh, attends. Amélie. Oui, mais elle va pas m'entendre. Tu l'oreillette. C'est peut-être à l'oreillette, droite. Le, voilà, <rire> voilà. Elle vous, il vous entend. Amélie, oui, tu m'entends Amélie Oui, oui. Bon, est-ce que tu me confirmes que han est en slip, qu'il a la perruque et l'écharpe Il a, une il a une écharpe, il est en slip, tout à fait. Et il a la qu'il des lunettes de soleil. Il y a tout ce qu'il faut. Euh, Est-ce qu'il y a du il monde a autour il, il, y a, il y a du monde autour de vous euh, qui passe près de la place là Non, il y a quelques y voitures. Il oui, y, et... y a un carrefour là. D'accord, alors Lohan, tu vas aller te mettre là où il y a le plus de voitures possibles. Tiens, Amélie, re repasse-moi Loan. Oui. Comme ça, on va l'envoyer On va l'envoyer ah, là où il y a du monde. Bah, okay. Je me mets au carrefour. Et tu peux filmer c'est comment oh, Excuse-moi, Mathieu, Mathieu qui filme, comme ça Voilà, on, on a trouvé notre temps caméraman, temps. on a tout ce qu'il faut. <rire> euh, Lohan, donc alors, on va compter jusqu'à 3, à notre top, tu fais le tour de la place en courant. Alors Lohan ne court pas souvent hein, déjà on va le dire. <rire> ça va être dur pour je lui. Et pendant ce temps-là, alors vous qui passez en voiture, ah, si vous voyez Lohan ah, qui court, vous klaxonnez, ça. je veux que ça klaxonne un max. Lohan 3, 2, 1, c'est parti, fais ton petit tour Allez c'est parti Et on, on va, va, va entendre si ça klaxonne Je compte sur Allez, vous, klaxonnez, parti, klaxonnez On va voir si notre Loane prend le petit moment de solitude de sa vie. C'est pour le défi. Hein. Les... Tout le monde me regarde comme des fous, tout le monde ou ça vise. Allez les klaxons je... oh là, là! Allez clactonner un petit peu, clactonner, clactonner Et il réclame son public en plus, là. Il réclame Écoute, son public en slip en plus, non mais c'est dingue On aura la vidéo, on va la publier. Il n'est pas du tout en train de courir Ouais t'as pas l'air très ah épuisé. épuisé cours plus courir. vite, coupe plus vite, accélère un peu Ah ben voilà, il y a tout le monde qui klaxonne là, tout le monde qui veut... Énorme! Genre. Oh là, là, là, là. Tu te sens comment là, ouais. Loan Vraiment à l'instant là, juste je, je maintenant. Je me sens très très inutile et je sais pas pourquoi je suis payé. Mais il faut savoir ouais, que Lohan est payé pour ça. C'est pas pour rien si je attends, vous dis que c'est notre attends, larme. Attends, je me mets au feu rouge. Attends, je me mets au feu rouge. Je sais que j'ai peut-être pas le droit, mais. Vas-y, mets-toi au milieu de la route. Mets-toi au milieu de la route. Ça. Ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux. Hein. Mais va au milieu de la route. Va au milieu de la route. Je vais vais montrer énergie, voilà. <rire> oh putain, attends, il y a. Ah voilà, il y a les gens qui klaxonnent. Allez-y, klaxonnez, klaxonnez! <rire> hey, c'est partout, se fera en mariage quoi. Ouais, euh, Loan, tu vas terminer au commissariat es au courant hein. Bah oui, mais j'espère qu'il n'y a pas trop les policiers à côté. Si vous nous entendez, ne venez pas. Hein. Voilà, ne faites pas ça chez vous, euh, c'est dangereux. <rire> bon, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire défi réussi aujourd'hui ah. euh, Plus que plus que défi réussi. Attends. Euh... J'adore qu'il se confirme lui-même. Bon, je propose. Je propose qu'on applaudisse Lohan, Merci ouais, d'avoir bougé dans vous. la voiture Ouh. qui avait klaxonné. Continue à klaxonner pour Lohan, Loane défi réussi. Ouh. Merci. Super. Un et tous bon. auditeurs qui sont venus me rejoindre super sympa sinon j'aurais pas eu de déguisement quoi. Ouais, c'est vrai. Ils t'ont trouvé le meilleur. Bon, la vidéo Lohan elle est, elle est bien dans la boîte hein. Oui, bah tu sais quoi, je vais la poster tout à l'heure euh, tout à l'heure euh, dans les alentours de 13h30, euh, ça va être sympa. D'accord, bah écoute, on, euh, on te laisse te rhabiller un peu, Et on te rappelle tout à l'heure, on fera le poids <rire> sur ces défis et surtout on parlera de demain puisque demain tu vas remettre ça dans une autre ville. On, on en reparle tout à l'heure, à tout à l'heure Lohan. À tout à l'heure les touristes. Ciao. Les touristes sur énergie.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 Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be slash qualité. Et tu sais que tout ce que je peux faire ici, je peux aussi le faire à l'étranger mm -hmm. Non. Surfer et partager aussi en vacances. Proximus réduit les tarifs roaming jusqu'à 70%. Proximus, infiniment proche. Tous vos hits sont sur la triple compile Energy Party Hits 2016 avec Amir, Sia, Bitbulls. Los Frequencies, Imani, Imani et Justin Timberlake. Energy Party X 2016, en vente sur energie.be et partout en Belgique. Au-delà des orages, Dziękuje anymore Écoutez Michael Mort sur énergie 9h35, c'est l'heure du bon plan. Le bon plan d'Héloïse sur Énergie. Tous les jours Héloïse nous ramène du bon plan. On parle de quoi aujourd'hui Eh ben écoute Kevin aujourd'hui c'est du vécu parce que voilà, j'en avais marre que j'achète toujours plein de choses, tu vois, des pains, ouais. du pain, des fruits, des légumes. Et là, ce week-end, j'ai voulu prendre mon pain et après un jour, il était déjà dur. Ça m'énervait! Ah, le, le problème du pain! Mais oui, mais ça, franchement! S'il y, y a bien un problème important en dehors de la guerre mondiale et tout ça, c'est le pain qui tôt tôt, après est après un jour! C'est super oh. décevant quand on doit voir à quelle vitesse il se durcit quand même! C'est <rire> incroyable! Et pour les bons plans, tu trouves quand même toujours des trucs complètement improbables. Oh mais vas-y, explique-nous comment euh, on va moi, garder Moi, je trouve ça pain. super intéressant. Alors, <rire> comment garder le moelleux de son pain plus longtemps? Eh bien, c'est simple. Tu mets une pomme à proximité de ton pain. D'accord. ça va permettre de le garder plus moelleux. Maintenant, si tu pas de pomme, ça peut être une pomme de terre, une branche de céleri ou un carré de sucre. D'accord, ouais. c'est sympa, non oh, Si Écoute, si un jour je pars à colantage, je te prends avec. Tu vas me sauver la vie. Alors tu dois changer ça toutes les semaines, hein, ton petit ingrédient, euh, comme ça, il évidemment. Garde son... <rire> Bref, pareil pour les fruits. Tu as toujours des fruits un petit peu flétris un petit peu ouais. machin. Alors comment faire pour les garder ben, plus frais, plus longtemps C'est simplement de prendre un bouchon de liège que tu coupes en deux et que tu mets dans le bol de tes fruits. Et ils resteront euh, plus, euh, plus... Comment dire et, euh, bah, plus Moins fermes, flétris crois, tu vois, et pendant bon. longtemps. D'accord Et voilà. Et puis ma, ma dernière petite astuce justement Concernant <rire> la dégradation des aliments C'est la fameuse salade oui. La salade tu vois tu mets dans ton réfrigérateur en général Après un oui, jour c'est foutu, elle devient toute dégueulasse Et bien là c'est simple Tu l'essors avant, tu la laves et tu la mets dans un linge Dans, dans un essuie en fait tout simplement oui. Et elle restera plus longtemps plus fraîche Ah d'accord. T'imagines c'est sympa Heureusement que t'es là tu imagines, je me disais conseil de nous... la ménagère aujourd'hui mon pain ma salade tout ça oh, voilà c'était le bon plan d'Héloïse pour aujourd'hui là c'est bien ça nous, ça nous change la vie hein. grâce à toi je suis sûr que tout le monde va essayer tu crois bah, bien sûr on va voir j'adore on se retrouve demain pour un prochain bon plan merci Mailo. avec plaisir tu vois, elle veut me dire merci elle coupe son micro oh et c'est lundi hein. je vous promets c'est lundi tout va bien 3, 2, 1 6 h, 10 h. Les Touristes sur Energie. Avec Kevin et Heloise. Yeah! Let's go! Alright, alright, okay. Alright, okay. alright, okay. Right, okay. Return to the Mac. Get up it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. get it up. First shot, kept struck walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Gosby's for the game. Nope, nope, we all can't copy yet. Glad, moonwalking. And this here is a party. My posse's been on Broadway. And we did it all way. Chrome music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on death.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 got me learn from that failure gain humility and then we keep marching yeah, and we go back. this is Woo. the moment tonight is C'est Go David Guetta sur Energy. le hit de David Guetta avec Zara Larson. Il est 9h40 et ce matin, attention, dans 10 minutes, ça va partir chez vous On vous file les totales 24 heures de spa Oui, ça va être chouette Oui, ça va être énorme puisque c'est du 28 moi. au 31 On vous file la totale, vous partez là-bas Vous allez dans les paddocks euh, voir ce qui se passe Donc euh, carrément, c'est un peu backstage comme les concerts Les paddocks, vous allez voir ce qui se passe dans les stands Vous verrez les voitures, les équipages C'est vraiment génial, l'ambiance la des classe, paddocks ouais, vraiment. 24 heures en plus, c'est la nuit on peut y aller la nuit Donc on peut faire le tour Du circuit de Spa Francorchamps Et la nuit Il y a une ambiance Un peu particulière Et puis Il y a le concert énergie aussi Le concert Là voilà C'est compris dans le package Donc les 24 heures de Spa Du 28 au 31 Accès Paddock Et le concert énergie Oui Et pour remporter tout ça Il faut envoyer le code SMS Spa Au 78 T'avais pas l'air convaincu Non j'avais pas l'air convaincu euh, Du tout Et, et les rien... Oui euh, d'ailleurs À propos euh, <rire> Si vous voulez euh, Gagner des places Il euh, y a un code SMS Arrête C'était pas comme ça euh... non, tu... <rire> Je te regardais parler et puis je me suis dit y il le Vas -y, le Vas-y, refais-le. Mais je disais que voilà pour remporter ce magnifique cadeau eh bien, il fallait envoyer par SMS le code SPAO78. Ah, C'est mieux ouais. <rire> C'est un euro le message on vous appelle dans 10 minutes bonne chance. Tout l'été les touristes réveillent la Belgique. Sur énergie. Vos votes vont désigner les top DJ mondiaux. Qui allez-vous récompenser cette année Hey,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 Listening to energy. energy. C'est les touristes sur énergie, on est là jusqu'à 10h Et là Héloïse, est-ce que ce serait pas le moment de faire des heureux ou des heureuses Bien sûr, C'est le moment. Où on va appeler chez vous, on a des places à vous offrir pour les totales 24 heures de spa Avec en plus l'accès direction les paddocks Vous allez aller voir les voitures dans les stands, tout ça, les pilotes euh, Et euh, en plus, bah il y a le concert énergie, là-bas, concert énergie auquel vous allez évidemment assister C'est le moment du suspense, donc euh, musique de suspense Je vais composer un numéro, numéro de téléphone, c'est peut-être le vôtre J'adore ah, le suspense. J'y vais. Attends, attends. <rire> ça fout le stress, ton truc. Ça va sonner. Ça va sonner. Attention. Même moi, ça me stresse. Même moi, ça me stresse. Allô Allô Allô Allô Lola Oui Allô, Lola En ah, plus c'est facile et plus ça me fait marrer moi. Oh, je suis désolé C'est une vanne de merde Mais Qu'est-ce qu'elle me fait rire Je l'ai préparé au moins pendant 10 minutes Il fallait que je la fasse Je vais me répéter Bon, Lola, tu viens d'où Je viens de de D'accord, Lola, est-ce que tu es fan de Courses automobiles, de voitures, tout ça Oui, j'adore ça, j'adore ça vraiment Donc toi, ça te brancherait d'aller direction Les totales 24 ah, oui. heures de spa grâce à Energie fait... Ah ouais, tout à fait. Est-ce qu'on l'a fait gagner, Louise? Je sais pas. Hein. Eh bien, tu sais. Je envie sais de pas de si elle est assez gagner, motivée Lola. avec nous ce matin. Hein. Allez, allez, allez, allez Est-ce que, est que Lola <rire> mérite de gagner euh, je Oui Je ne sais pas. Lola, tu avec qui si tu gagnes hein. Ah, J'irai avec, euh, avec des copines. D'accord. Oh, entre oh, filles, oui. entre nanas, oui. t'as vu hein Quoi, tu es célibataire en fait, hey Lola Non je suis pas célibataire. Ah d'accord parce que sinon moi je voulais bien m'inviter. Bon, non amis, allez, entre, bon. entre, entre, entre gonzesses c'est génial Lola, prépare-toi à faire du bruit parce que c'est gagné ah, oh J'adore cette musique ah, c'est merci, merci. Bon Lola, ça y est, hein, tu vas faire la totale, la totale des 24 heures de spa, tu vas aller au concert énergie, tu vas avoir accès au paddock, tu vas pouvoir tout voir là-bas. Crois-moi, tu vas passer une soirée extraordinaire grâce à énergie Enfin ah, soirée! Je suis super contente, merci, merci! <rire> Écoute, Allez, ça me content, fait plaisir! C'est chouette! <rire> bon bah voilà, Lola, c'est pour toi, on te fait des gros bisous, tu reviens sur Énergie quand tu veux évidemment! Merci, gros bisous! Ciao! ciao, bigou. Bigou. ciao, ciao. Bon, on va retourner voir Moloane qui est avec nous, toujours Loane qui a terminé ses défis à Bastogne. Comment ça se passe, Moloane? Eh ben, ça se passe très très bien, euh, tout, tout est terminé J'ai fait combien J'ai fait euh, presque six défis T'as cartonné aujourd'hui, t'as cartonné du ouais. coup On remet le couvert demain Alors demain, tu seras à Charleroi Et je suis en train de regarder, c'est place Charles 2 Voilà Place mmh. Charles 2 à Charleroi, demain tu seras là sur le coup de 8h Donc allez rejoindre Lohan demain, tout Charleroi Je veux vous voir, place Charles 2 J'espère que t'es motivé Lohan parce qu'on t'a préparé du très très solide défi Eh ben tu sais quoi, je vais même dire quelque chose. Pour les trois premiers euh, qui euh, qui me rejoignent à 8h, donc place Charles 2 à Charleroi, j'offre d'office les packs summer avec la serviette de plage énergie, le ballon énergie, les lunettes, tout ça. Euh, pour les trois premiers, donc à 8h, dès que j'arrive, je vous fais du cadeau. Et avec la serviette de plage, d'un coup, ça vaut le coup. C'est la vraie classe quand on est sur la plage. Bon, Lohan, je te fais de grands bisous. On se retrouve demain, à place Charles 2 à Charleroi. Et, euh, et on va voir si tu réussis encore tes défis. Ouais mais j'ai même pas eu mon applaudissement Ouais c'est vrai de... bravo ouais. Ouais. Ouais. Ah. Je te rappelle qu'on l'avait fait tout à l'heure Bon, oui, c'est vrai. Alors, monsieur réclame de l'attention, euh, va voir un psy et puis on se retrouve demain, d'accord Adeus, <rire> ciao, ciao, mon <rire> Lorraine. Bon, euh, bah Hello, c'est terminé, hein. Moi aussi je réclame de l'attention, j'ai toujours pas eu mon... Ouais, euh, toujours je... pas eu ton câlin, bah écoute, je viens te faire ton gros gros câlin, et, euh, et puis on se retrouve demain, je te fais des gros bisous. Si tu me fais un gros câlin, d'accord, je te fais des gros bisous, D'accord c'est <rire> <rire> Anne-Lo de la Rédac aussi, on se retrouve demain, je te fais des gros <rire> bisous, anne On se demain. <rire> et il s'étouffe. Non, mais je sais pas, je tousse, voilà, c'est comme ça. J'ai fait un peu trop la fête ce week-end, j'ai pris un peu froid. Tanguy et toi réponds pour, pour la suite. Mais moi j'arriverai pas à, à parler non plus. Je suis en train de manger. en Mais fait. Est-ce que, est que quelqu'un est normal dans ce studio entre moi qui tousse, Allo qui boit son café et qui sait pas parler, toi qui est en train de manger, qui reste moi, il reste moi. Ouais, il reste Eloïse qui <rire> fait des trucs à, à Je... peu près normaux. Rien qu'elle elle est pas très normale ouais, donc euh... c'est un peu débile. <rire> Tanguy qui vous joue plus de 40 minutes de vite à la suite. C'est ce qui débarque sur Énergie. On se retrouve demain dans les touristes sur les coups de Bye bye tout le monde. Ciao ciao. Ciao, ciao! <rire> Est-ce que c'est le... est la journée où on me met des vents? Mais écoute, euh, on, ouais. va les compter. on va okay, les compter. On va les compter. Non, mais les ça va, je râle. Des je ne sais pas là. encore si je vais revenir de. <rire> je ne sais pas encore. <rire> Et bisous tout le monde. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient. Une vie illusoire. Capable de voir Mais tu sais que sans en avoir l'air Tu construis l'histoire A chacun sa gloire S'arrêter Quelques heures s'en aller Comme un avion qui passe dans ce monde qui nous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 sur les nouveautés de Chain Smokers.